Et c'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce grand rush et de ce week-end de vacances pour vous, en tout cas de début de vacances peut-être. On fait le point avec vous, Valentin Maillot. Et oui, bonsoir. bonsoir. Bonsoir. Et si vous roulez en ce moment, si vous allez en vacances, eh bien le temps est plutôt calme hein, sur tout le pays. Ce sera un petit peu plus compliqué. Hein. Par contre, demain, euh, avec, euh, eh bien c'est vrai, un ciel couvert sur les régions du nord. Hein. Au nord de la Loire, les éclaircies seront rares. On pourra même avoir quelques gouttes le long de la Manche dans l'après-midi. Au sud, la matinée sera globalement ensoleillée, mais ça va se charger dans l'après-midi avec euh, des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 Et avec le même Valentin Maillot. C'est le même parce qu'il est juste à côté. Et Sauf oui. qu'il a changé de feuille. Et voilà. Il a pris sa feuille météo. <rire> il, a il, a mis... il a changé de casquette. Il a changé de casquette. Après, la météo, <rire> le voilà expert trafic. Et oui, il est comme ça, <rire> là, Valentin Maillot. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Euh, moi, je change de casquette quand je veux. Il est, est comme ça, Valentin Maillot. <rire> dans le sud-ouest, d'abord, toujours prudence sur la 64 entre Toulouse et Bayonne, puisque la communauté coyote nous signale un accident juste après avoir passé Pau. Donc, prudence dans ce secteur. Au Pays Basque, c'est toujours difficile de rejoindre la frontière espagnole en ce moment encore sur la 63. Vous êtes très nombreux. Comptez 50 minutes de parcours depuis Bayonne pour rejoindre donc la frontière au lieu des 15 minutes habituelles. À l'ouest, encore de nouveau des coups de frein sur la 10 en direction du sud pour arriver sur Bordeaux. Et puis à l'est, un auditeur vous le signalait tout à l'heure sur Twitter avec le hashtag Grand Roche RMC. Le trafic se densifie un petit peu sur la 6 en direction du sud entre Chalon, sur saône et Lyon. Un petit peu de monde aussi, un petit peu plus bas sur la 7 entre Lyon et Valence, mais ça roule encore bien pour le moment. Prudence évidemment sur les routes, on n'oublie pas les pauses. Et route sur RMC. RMC C'est le grand rush sur RMC. Merci d'être avec nous. Il est 2 h 02 minutes. On est en direct avec Aurélie Frex qui va nous dire bye-bye dans un instant. Barthélemy Boulot qui lui, qui lui nous dit bonjour. Enfin, continue à dire bonjour. Oui. Christian Rekia qui est toujours là. Voilà, qui nous prodigue tous ses conseils médicaux. Et puis bien sûr, vous, vous qui êtes avec nous au 32 16 qui pouvez nous appeler tout au long de cette nuit. C'est le grand rush. C'est le chassé croisé des Junétis et des Aoussiens. Et c'est un rendez-vous exclusif RMC. On vous accompagne sur la route des vacances jusqu'à demain. 20 Heures, les amis. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. RMC Le Grand Rush, François Sorel, Aurélie Frex. Alors là j'adore. Ah. Vous êtes un ouais. peu, notre... sur, la peu... sur la table, vous êtes un peu sur la table. <rire> <rire> vous êtes un peu qui danse, vous êtes un peu notre chien leader quand même. Un, Aurélie, petit, on peu, un petit peu, un, un petit, petit peu, peu quand même. Euh... Ah, il manque je... les petits, euh... les petits chic chic là. Vous ah, savez qu'on euh... nous appelle ça des petits chompons. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, là, je file en boîte de nuit, moi. Je te donnerai. Tu nous appelleras quand tu rentreras, alors, du coup. Alors moi, qui connais Aurélie, je suis sûr qu'elle est très casanière. C'est, c'est des boîtes de nuit, non? Pas les boîtes de nuit. Non, non, non, pas tellement j'ai eu, eu ma période comme tous, ouais, comme voilà, tous. Ça. mais maintenant Aurélie c'est un bon match de foot et au lit <rire> c'est vrai bien est... <rire> l'air triste <rire> mais non Aurélie, elle est tellement bien, il <rire> n'y a pas de soucis euh, alors mon cher Barthélémy mon cher François le 32-16, euh... les auditeurs peuvent appeler Exactement. C'est vous maintenant qui avez la gestion de l'armoire des cadeaux. Ah, c'est moi qui ai mmh. les clés. J'ai un peu peur. Aurélie, c'est moi vous qui Vous avez les clés. laissé les clés de l'armoire aux cadeaux à Barthélemy Bolo. Je sens qu'il va tout dilapider. Euh, c'est très très dangereux d'avoir confié ces clés là. Aïe aïe aïe aïe aïe. C'est peut-être le moment ou jamais d'appeler le fond ah, oui, ah, de pour de des cadeaux parce qu'il est très généreux J'ai des packs musique, j'ai des packs DVD, j'ai des paires d'écouteurs, j'ai des enceintes, j'ai des smartphones, j'ai des paires de lunettes, j'ai des livres, j'ai des ballons Oh c'est plein à craquer cette armoire. Cette nuit va être une orgie de cadeaux. Les ah bah, je le sens, la... mais je le sens comme si j'ai une caverne d'Ali Baba et on va ouvrir les, les portes. Bon. D'ailleurs, Barthélémy vous avez de la barbe qui pousse, vous vous transformez en Père Noël. Exactement. Mais... Oh, oh, oh. Ah, ça, ça, ça c'est plutôt Gérant Vert Ah caverne. oui, c'est vrai. <rire> N'importe quoi. Mais bon, ouais, ouais, c'est une question de culture la vie... publicitaire. Euh... La, la vigie, là, François, là, oui, j'ai en verre. Et ouais. Christian est content, j'ai en verre le maïs, c'est bon, ouais, non, bah... le maïs <rire> pas y Transition. C'est bon ou ouais. enfin, D'ailleurs, on a un auditeur qui nous demandait une question, euh, Christian, euh, sur le, le thé. On parlait du thé tout à l'heure. Et qui nous disait, est-ce que le thé à la menthe sucrée, comme on le fait au Maghreb, est-ce que c'est bon Ouh là là. Pas. Alors, ouais, il faut parler devant le micro, Christian. Euh, ça fait huit ans que je dis à Christian que de temps en temps, il faut parler devant micro. ça fait six heures que vous le dites aussi. C'est vrai. Eh <rire> bien, le thé, c'est bien. De la menthe, c'est très bien. Bien qu'avec de la menthe, pour certains, qui sont, les personnes qui sont sensibles du, de l'estomac, ça peut creuser l'estomac, la menthe, donc il faut un petit peu s'en méfier. Mais ce qui me gêne dans ces thés extraordinairement bon c'est ah, -ce bon. les 23 morceaux de sucre c'est ça, est ça ouais. qui est terrible <rire> un, bon, un bon thé à la menthe c'est hyper sucré c'est hyper ouais. bon donc encore une fois une fois par mois nos problèmes, une fois par semaine nos problèmes le problème commence mais quand c'est habituel voilà, c'est un peu ouais. comme la verveine la verveine l'été c'est très sympa, hein. moi j'aime bien mais il faut mettre du sucre pour Alors, que ce soit agréable on peut diminuer la quantité de sucre en mettant du miel qui est plus sucrant Donc on peut diminuer par deux la quantité de sucre par le miel. Donc de Là, 23 morceaux de sucre, on passe par litre. Hein, par litre, on en passe à 12. C'est déjà beaucoup mieux. Et, et on peut encore faire mieux. Hein, le miel a un pouvoir sucrant plus oui, élevé absolument, d'accord. Absolument. Et, et où on peut carrément presser des fruits dedans, des fruits rouges. Ça, ça change le goût, du coup, on est Ça là, change un un le goût, mais bon... Euh... T'as l'amante rouge, c'est rare, ouais, c'est ça. Mais bon, je dirais Donc, que le miel... Christian, parfois, il fait des recettes bizarres. <rire> non, c'est pas bizarre. Là, c est c est pour ce ce des recettes qui... authentiques la rouge, avocat, du, du Moyen-Âge, <rire> où, où on met dedans des baies rouges ou des fruits rouges. Et du steak qui... caché oui, aussi, un peu. <rire> non, pas du tout, <rire> pas du tout. On va un peu de protéines. On ne met pas de sang dans le dans le thé À la menthe. D'accord, donc c'est à l'amante. Je, Je crois qu'on retiendra de... cette Mais phrase. On ça. ne met pas de sang dans le thalamante. On a l'impression d'être dans un mauvais épisode de Twilight. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je pense qu'on peut la sortir en bêtisée tout de suite. Hein. Ouais, on 16h, il est 2h06. voilà. Christian, donc, on, ça pas là, on fait. va pouvoir la garder. Du on ne met pas de sang dans le thalamante, s'il vous plaît. 24 morceaux de sucre, on peut passer à 12 morceaux de sucre en mettant du miel. Et puis, le reste, on peut mettre des fruits très mûrs à, dedans, Et ça donne d'autres goûts, mais voilà, c'est tout. Donc. D'accord, ben voilà, Nourdine, en tout cas, vous, en avez, revanche, vous avez notre, votre réponse. On à... ne prend pas de thé vert et de menthe sans sucre, parce que là, vraiment, c'est difficile à absorber. D'accord, ben voilà, ben continuez à nous écrire hein, sur grandrush@rmc.fr. Bien Possible, vos questions. Ah, Allez-y. Christian me dire, il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit hein, sur euh, sur ce mail grandrush@rfmc.fr. Il y a Djibril par exemple, qui est chauffeur routier depuis euh, 20 ans. Je... Non, de 20 ans. Je bosse depuis 14h et je finis à 3h du matin, mais ce soir à 5h du matin. Pourquoi Parce qu'il y a des bouchons mais en fait Jibril il n'est pas forcément mécontent parce que ça, nous, ça lui permet de nous écouter plus longtemps Ah, c'est bien. Donc, euh, voilà. merci à vous d'être fidèles et de nous écouter et de nous envoyer tous ces petits messages lâchez-vous sur le hashtag Grand Rocher MC. il est 2h08 allez-y, un petit hashtag Grand Rocher MC. vous nous laissez un petit message et vous ferez un gros bisou à Aurélie Frex qui va nous dire au revoir au revoir à tous, bonne nuit ce n'est qu'un au revoir Aurélie oui, je crains le pire vous revenez, vous revenez quand demain Aurélie, euh, à quelle heure je reviens à 10h pour faire un peu de production et puis après Après, je reviendrai à l'antenne à 15h avec vous. Ah oui, on fera le, les, les dernières heures ensemble. Ensemble avec Yasmina également. Et les dernières heures sont les plus difficiles. Allez-y, <rire> remuez le couteau dans le comme plaid. Dit la chanson dans comme le plaid. Pour monter <rire> sur le canapé. Ce n'est pas joli, pas joli euh, Barthélémy Bolo. Là, bon. c'est pas très sympa. Ça, de vous apporter à manger, à boire. Euh, oui, si vous voulez. Bah, Écoutez, de, de, de toute façon, là, on, on déborde de victuailles, on ouais. ne se voit même plus. Donc, vrai, tellement il y a vrai. des trucs à manger, donc un petit peu plus ou un petit peu moins. c'est pas très gênant. Moi, ce qui me fait peur, c'est tout ce sucre qu'ingurgit Christian Ricchia, quand même, depuis tout à l'heure. Et alors qu'il conseille ardemment et vigoureusement oui. de ne pas manger trop je de je sucre. Je vais imiter Christian Ricchia. Je vous déconseille de manger du sucre. Et pendant ce temps-là, il mange des bonbons. <rire> et que, voilà. Tout à l'heure, il a dit non, pas les bonbons, pas les bonbons. Et il m'a piqué les compétences, il m'a piqué des paquets tout de bonbons, ça, il évidemment. Tout piqué. Il m'a tendu des choses à manger, du <rire> sucre en plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Si nous allions à Rio retrouver ah, Cécile, oui, vous pouvez qui nous attend banane, depuis quelques si minutes. Bonsoir Cécile, ou bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile. Cécile, il est 21h voilà. à Rio. Ouais, déjà il est 21h, il fait nuit déjà, il s'est arrivé. Oh. <rire> mais je vois qu'à euh, chez vous, 2h30, c'est bon, c'est la méga forme. Ah Parce ben c'est la... C'est écoute... <rire> Écoutez, on Écoutez, on essaie, on essaie de tenir la radio à peu près correctement. Je ne sais pas si on y arrive, voit ça. mais on fait tout. Ouais, ouais. <rire> bon, alors Cécile, qu'est-ce qui vous arrive Pourquoi êtes-vous à Rio, Cécile Oh, un peu par hasard, en fait. Euh, moi, je suis venue en, en vacances à la base, euh, il y a six ans. Et c'est là que j'ai rencontré mon actuel mari, Marcelo, qui est un natif de Rio de Janeiro, un carioca comme ils, ils appellent ça. Ouais. Et en fait, on est revenu après à Nantes. Je suis originaire de Nantes. Donc je, moi, aussi, un... moi aussi, je suis originaire de Nantes, ah, Nantes vrai Cécile. Ben oui, ben, bien sûr. Ben y là-bas Bien sûr, je suis à Nantes. Il y a des Nantes, c'est RNC. Nantes, pure, jeu, pure souche. <rire> Eh ben voilà, moi j'habitais sur l'île de Nantes, je faisais mes études à l'école d'architecture, là-bas, ouais. <rire> tu connais Eh ben oui, je connais et très bien, l'école d'architecture, c'était tout près de chez mes parents. Ah ouais, ouais tu vois. Alors qu'est-ce que vous bon faites maintenant du coup à Rio okay, Donc vous avez rencontré votre compagnon Voilà, on s'est mariés, mariés félicitations et, euh, voilà. <rire> et on a monté notre, notre petite agence de voyage Voyager Rio ça s'appelle c'est juste mon mari brésilien et moi et on fait des excursions des transferts, on loue des appartements également chambre chez l'habitant aussi on a commencé ça en fait avant la Coupe du Monde Ça nous a fait notre premier tremplin, et maintenant, avec les JO... Ah ouais, là, ça doit être l'effervescence, non, euh, là, Cécile, avec, avec les JO là, le début de la semaine, ça, ça n'arrête pas. Mais on trouve encore des logements, des, des, des, des choses comme ça, euh, pour les JO, ou tout est full oui, On trouve, ouais, ouais, si vous voulez venir, il n'y a pas de souci, je vous trouve un logement. <rire> non, mais c'est vrai, il y, y a encore de la encore, place euh... Il y a encore de la place. En fait, euh, ça fait comme, euh, comme la plupart du temps, au carnaval, réveillon, tout ça. Euh, les, gens, les gens réservent et il y a toujours des, des appartements, des chambres chez l'habitant, tout ça, qui se mettent en place petit à petit. Des gens qui décident de louer à la dernière minute. Oui, voilà. Donc euh, là, vous, vous pouvez trouver encore des, des, des belles opportunités. Et absolument. ça, c'est économiquement, pour, localement, pour euh, tous les habitants de Rio, c'est quand même très intéressant parce que ça fait un petit peu d'argent si on peut se mettre à louer un peu sa chambre. Évidemment. Mmh. Exactement, surtout en ce moment euh, avec la crise un petit peu qui est arrivée euh, au Brésil, euh, les Brésiliens ont, ont profité de l'événement pour louer, euh, je vous dis, tu peut-être une chambre dans un appartement ou dans une maison mmh. Mais ou, ça a été le cas d'ailleurs le pour l'euro le, à l'occasion de l'euro 2016 en France. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont loué leur appartement à Marseille après un match du vélodrome euh, qui se jouait au vélodrome, etc. Dans toutes les villes, ça a été comme ça, à Saint-Etienne, etc. Et euh, voilà, on se retrouve avec des, des apparts qui, euh, qui étaient loués 1000 euros la nuit, enfin des, des trucs fous quoi. C'est dingue. Ouais. Est-ce que vous allez aller assister à Est-ce que vous allez aller assister à une, à une épreuve des JO ou est-ce que vous allez peut-être, je crois qu'il y a un Club France hein, à Rio où on peut aller assister aux épreuves, il y a des écrans géants, etc. Comment est-ce que vous allez vivre ces, ces JO Cécile Alors le Club France en premier, c'est vrai. Et après il y a plusieurs fanzones. Donc, il y en a une à la, à la place Marois, c'est une grande place dans la zone portière oui. qui, est, qui a été justement euh, retravaillée, complètement réinvestie cette zone euh, à, à l'occasion des JO. Là, il y aura la torche olympique qui restera. Il y aura euh, des, grands, des grandes scènes pour des concerts, tout ça. Et évidemment, un grand écran pour qu'on qu suive les Jeux en direct. Donc on sera là, on essaiera d'être dans, dans ces différents lieux. Et, et également sur la plage de Copacabana. Ah. Comme à la Coupe du Monde, il y aura voilà, le, le grand écran pour qu'il y ait euh, au moins 30 000 euh, euh, téléspectateurs devant. Vous êtes un matrice un petit peu des JO Vous avez une épreuve que vous que vous aimez, ah, peut-être le judo. Moi, je vous dis. J'ai pas encore pris mes billets, mais je je suis à fond sur l'équitation. Donc l'équitation. Euh, je aller voir euh, le concours complet, voilà. Et sinon, il y a une, une famille d'athlètes euh, qu'on va suivre euh, euh, avec lesquels on va faire de, des excursions. On va aller chercher à l'aéroport, tout ça. Et ils nous ont gentiment offert euh, deux places pour le kayak, euh, le, le salon de Kayak qui va se passer à Deodoro, donc juste à côté de chez nous. D'accord. Et ils nous ont déjà offert deux places. Merci beaucoup au passage ah, de la famille Péché. Vous accueillez une famille d'athlètes dans, dans le cadre de. Exactement. Oh, c'est sympa, ah, c'est très sympa. sympa. Je ne savais pas que ça existait, oui. ce genre d'échange. On fait avec. Euh, avec force drapeau de la C'est <rire> qu ça qui est génial, c'est que là, on est, on est vraiment dans une autre sphère par rapport au foot où l'argent coule à flot. Là, on a des athlètes qui, vont, qui viennent à Rio et qui, qui, qui, voilà, qui, qui ne vivent même pas de leur, de leur discipline, en fait, ouais. et qui pourtant sont des athlètes de très très haut niveau et qui ont oui. besoin d'être hébergés par, par des gens comme vous. C'est ça qui est... Mais ça permet des rencontres, du coup, parce que ça permet de rencontrer... C'est pour ça, ça, ça que les, que les Gio, malgré fait. tout, il y a une, un côté sain... Euh, coubertin, euh, voilà. coubertin, esprit coubertin, toujours. Esprit coubertin, toujours. Et on ne parle même pas. Pas des JO pour les handicapés qui vont avoir lieu après. Oui, J'ai eu l'honneur de rencontrer M. Maizetti, qui est l'entraîneur des handicapés, oui. qui était l'entraîneur de Jean-Charles Trois-Balles, et qui me disait uh -huh. que les moyens, les moyens pour ces handicapés étaient d'une précarité monstrueuse. Vrai. Ouais. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc euh, ce qu'on entend est quand même bon, remarquable. Cécile, juste une dernière petite question vous revenez en France de temps en temps ou pas À euh, de temps en temps, oui. Je suis revenue la dernière fois en septembre dernier. Oui Pour voir la famille, ça... D'accord. Ça... À Nantes. Mais... Êtes-vous Mais... pour l'aéroport de Nantes Ah, la grande question. Non. La grande question le gros débat à 2h15 c'est ça allez on y va <rire> oh, hashtag, hashtag pagaille <rire> non non non si vous ne va pas rentrer dans ce débat hein, de cet aéro -pain. très bien très bien. je repose la question différemment <rire> vous arrivez par Paris <rire> bon ben Cécile on vous souhaite euh, une bien belle soirée à Rio évidemment euh, ces JO seront à suivre sur AMC avec euh, toute l'équipe euh, voilà, des, des, des journalistes des RMC qui sont là-bas, toute la Dream Team. Vous savez que RMC est la radio officielle de ces Jeux olympiques, hein, en plus. Ah oui, ouais, euh, évidemment, <rire> évidemment. Bien sûr, il sûr. ne pourrait pas y avoir d'autres radios que RMC non, pour attendez, être la radio franchement, officielle. Franchement, comme il n'y a que, que RMC qui peut vous proposer euh, eh bien, le Grand Rush. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr. À bientôt, Cécile. A bientôt, Cécile. A bientôt, Bonne Cécile. Soirée. Et on Bonne vous embrasse. <rire> Alors que le torse de Barthélémy Bolo commence à se dandiner dangereusement dans ce studio, que va-t-il se passer, les amis I am afraid, comme on dit à Rio. On va revenir dans un instant. Virginie et Emmanuel seront avec nous. Alors, bon, ça, j'allais dire, ça fait moins rêver, mais bon, ponton ton combo, c'est pas mal, hein Et ils sont partis de Ponto Combo Il y a une petite heure Direction Fréjus, Virginie Emmanuel On va les retrouver dans un instant Ponto Combo-Fréjus, c'est un joli ah ouais, C'est un, un joli, combo joli quand même. Et puis je tenais à vous rappeler que tout à l'heure on va se faire Un quiz cinéma Il y a des cadeaux ah. à gagner Évidemment Des super cadeaux à e tech il y a des smartphones Il y a des enceintes faut de faut que que je réviser, etc alors. Faut que je me mette à réviser Et on aimerait bien avoir deux auditeurs Fans de ciné Qui veulent jouer avec nous avec Thomas qui va venir nous faire son quiz. Mais Thomas attention, c'est du high level côté ciné. Hein. Ah ouais. Ah oui oui oui. Ah oui on est pas sur la carte. Il a même quartier, réussi là. à coincer Steven Spielberg avec une question. Hein. Je le sais. Ah oui oui. Donc vous êtes fan de ciné. Vous êtes plutôt calé en cinéma. Vous avez envie de gagner des cadeaux et de participer à notre quiz. Dès maintenant, appelez-nous les amis. 3216 ou bien grandrush@rmc.fr. On cherche deux fans de ciné pour notre quiz ciné avec Thomas dans quelques minutes. A tout de suite. On revient dans un instant sur RMC pour ce Grand Roche. RMC, jusqu'à demain 20h, c'est le Grand Rush. 30h non-stop.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 Évidemment, le Grand Roche, c'est aussi un point régulier sur la circulation et c'est avec Valentin Mailleux. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, François. Vous prenez peut-être la route. En tout cas, ça se charge un petit peu plus sur les routes en ce moment et notamment l'A10, notamment en arrivant autour de Tours. 3 km assez compliqués maintenant pour passer donc Tours en ce moment et puis un petit peu plus bas en arrivant sur Bordeaux. Là, c'est 5 km Juste avant d'arriver sur Bordeaux, c'est très compliqué. Vous perdez pratiquement une demi-heure dans ce secteur. Le Pays Basque est toujours difficile difficile aussi, hein, avec euh, eh bien, la frontière espagnole où vous mettez encore une heure pour rejoindre cette frontière espagnole depuis euh, Bayonne sur la 63. Euh, C'est compliqué également sur la 64, cette fois-ci entre Toulouse et Bayonne. Toujours cet accident hein, qui nous est signalé par la communauté Coyote juste après avoir passé Pau Prudence dans ce euh, secteur. Et puis à l'est, trafic dense sur la 6 en arrivant sur Lyon. Et puis euh, vous êtes encore un petit peu nombreux ensuite pour rejoindre Valence sur la 7 euh, depuis Lyon. Prudence sur les routes évidemment cette nuit. On n'oublie pas les pauses régulièrement. Bon courage et bonne route sur RMC. RMC, le grand rush, 30 heures non-stop. François Sorel, Barthélémy Bolo. J'espère que vous allez bien ce soir. Soirée année 80. Attention. Et alors que Valentin Maillet est reparti chercher quelques Pokémon dans la rédaction de RMC. J'ai fait une pause quand même. Ah oui Poké pause, ah -pause ouais. c'est comme ça! Et Christian ah bon. Rica, ça fait, ça il fait, a... fait, ça fait <rire> deux heures qu'il a installé l'application, il ne pas chiant. encore inscrit! C'est un il Pokémon Il écoute l'écran à chaque fois, j'ai, j'ai, je sais pas, aidez-le, bon, bon, bon, ouais. Aidez aidez-le, aidez-le s'il vous plaît! Il, il me met GPS introuvable! Ah bah oui, mais c'est normal parce qu'on est à l'intérieur, il oh. faudrait que vous sortiez! Voilà un petit peu, c'est pour ça, il, il capte pas. Ah, c'est normal. Et oui, parce que le Pokémon Go a besoin du GPS pour vous localiser, pour ouais, après bien. vous afficher les Pokémon en réalité. Bon, bah, je vais sortir tout de suite alors. Oui, attention parce que on est au cinquième étage. Ah, oui. dit, Prenez les escaliers. Ça fait un peu haut. Alors même si vous êtes médecin, hein, même si vous savez, vous réparer automatiquement, hein, ça peut être dangereux. 2h20. Barthélemy Bolo toujours là. Toujours là, en pleine forme. Exactement. Et voilà. on va accueillir peut-être Virginie et Manuel On accueille Virginie et Manuel. Bonjour Bonjour C'est Virginie donc Oui, oui voilà. je sais, j'ai <rire> cette facilité. Je suis très perspicace, comme garçon. Il est fort. Ah oui, oui. <rire> Comment ça va, Virginie Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. On roule gentiment, euh, voilà. Il y a un petit peu de monde, mais... Où est-ce voilà. que vous êtes rendu Virginie, là, pour qu'on sache Eh bien, on est à... Oui, on a dû partir euh, autour de minuit et demi. Donc, euh, voilà. On est sur la 6. Ça se charge un petit peu, mais... Mais euh... t'as où sert Alors, vous dire où on est. Alors là... <rire> on est sur la route, déjà. Voilà. Dire, vous, vous, avez, vous, avez vous avez dépassé fait. Fontainebleau, quand même. Oui. <rire> oui où est-ce euh... que vous allez, du coup Vous allez à Fréjus, c'est ça On va sur Fréjus, oui. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas Quelle idée d'aller au soleil, euh, au ouais, bord de la Méditerranée la de pour, ouais, Franchement, ouais. ça sert à quoi Virginie C'est vrai que Ponto Combo, ça sonne, ça a des consonances ensoleillées pourtant. mais le problème, c'est que ça s'écrit A-U-L-T à la fin. D'un coup, ça fait moins. <rire> oui, c'est sûr. Ça fait moins Brazil. Ça et Rio, ça fait moins des <rire> <rire> tropiques, quoi. C'est-à-dire, c'est bizarre ce nom Ponto Combo, comme ça. Hein oui, je ne oui, sais pas d'où oui. ça vient. Curieux, et puis ça, ça fait toujours réagir. Comment oui. s'appellent les pas... habitants de Ponto Combo Bonne question. Les Pontellois combaliviens Pardon. Non, vous pouvez vous répéter, répéter <rire> les Pontellois qu'on va les Pontellois Les qu'on va D'accord. Oui, d'accord. Je vais essayer de me le noter dans un coin. Eh, ça peut être sympa de sortir dans une soirée, oui. ça. Je pense oui. que bien placé, oui. on, peut, bien placé on, on fait on un, fait un strike au Scrabble. Hein. Ah bah, <rire> compte triple tout de suite, 250 points directs. Aïe aïe aïe. Ouais. Bon, Virginie, euh, votre objectif, c'est d'arriver à Fréjus. Quand Dites-nous tout. Allez. Euh, on... eh ben, milieu de matinée. Enfin, voilà. Je pense qu'avec les pauses, euh, voilà. À mon ouais, avis, la vous, la vous serez si à 13 h Ouais, je pense que. 13 heures. Ouais. Ouais. Et Christian qui a un GPS connecté, là, il vous dit « Oui, vous allez arriver à 13h. » Et si on s'appelait à 13h pour savoir si j'avais raison Ah ben, on peut s'appeler à 13h. Voilà, 13h, 13h7. Il est très tôt le matin, mais voilà, on va faire des pauses, mais oui, oui, on peut s'appeler à 13h. 13 ça vient de Il faudrait quand même, parce qu'après juste, on entend les cigales. On aimerait bien que vous nous tendiez le téléphone vers les cigales c'est qu'on les entende. Ces fichus cigales, parce que nous, ici, vous savez, à côté de l'Aquaboulevard, on ne les entend pas, Et Sur le périphérique, apparemment. On est très très pressé de les retrouver, ces cigales. Il y a des Parisiens, nous, très, très de oui, y a des Parisiens qui sont là. La... Il y a quelques semaines, ça s'est passé. On les entend là, les cigales, grosse oui. production quand oui, même. Oui. Euh, faut, faut remercier. C'est des cigales sort sorties d'un Game Boy. C'est Alborghetto qui est derrière les platines oui. euh, Bref, euh, il y a des Parisiens qui avaient voulu porter plainte contre les cigales. Ils étaient en vacances. <rire> je sais plus dans les bouches du Rhône. Oui. Ils sont allés voir les gendarmes en disant Écoutez, c'est pas possible. Il y a trop de bruit. Ça nous empêche de dormir. Je veux porter plainte contre les cigales. » ah leur... non, non. Non, Ils sont forts non, quand même. Bon gros cliché du Parisien. Désolé. Non, mais ils avaient de l'humour, là, non Non, non, non, dans leur grand professionnalisme, forcément, les gendarmes les ont dissuadés, ouais. évidemment, oui. de, de, de déposer plainte hein, contre les cigales. Non, mais ça sans déconner, des, porter plainte contre des cigales. Désolé. C'est fou. <rire> Désolé. Et ça fait longtemps que vous allez à Fréjus, comme ça C'est une, une destination habituelle Oui, c'est une destination, enfin, voilà. Pas forcément à Fréjus même, mais en tout cas dans les environs, où, où ça déjà quelques années. À Puget, déjà, aux on, Oui, voilà, on est déjà parti à Puget... Euh, autour de Cassis, enfin, voilà. Mm -hmm. On fait des qu'on aime bien. Et -ce cette que... année, exceptionnellement, enfin, voilà, c'est un peu nouveau... On part en camping euh, en toile de tente. Ah très bien voilà. le camping. On en parlait <rire> tout à l'heure tiens avec un euh, journaliste de VSD qui nous disait que le camping revient en force à la mode. Euh, Qu'il y ben, a donc plus voilà. de, plus, voilà, de plus en plus de gens qui reviennent au camping parce que le camping c'est plus une tente plantée au milieu d'un terrain euh, défraîchi. Euh, voilà il y a tout le confort d'un hôtel euh, parfois même trop quatre étoiles. Alors je ne sais oui, pas si vous confirmez pas... hein, Virginie mais. Euh, ça. Il... En tout cas oui on part dans un effectivement dans un lieu où on est confiant parce qu'on y a déjà été. Oui. Mais voilà, en mobilhome home Donc cette année, on tente, le... voilà, on essaye la toile de tente avec les enfants, donc avec les trois enfants. Mmh. Euh, voilà, c'est un petit peu l'aventure pour nous. C'est des vacances pas tout à fait effectivement comme les autres, ouais. mais on s'y prépare depuis quelques temps. Oui. Et puis, on est ravi. En plus, euh, voilà, passer un... la nuit avec vous. Euh, voilà, en espérant arriver. Euh... À 13h07. À trop tard, avant 13h, à 13h07, sans faute. À 13h07. Ah oui, la Christian, il va pas vous lâcher. hein, Jusqu'à demain, là, vous êtes cuite, hein, Virginie Oh oui, non, mais sans faute, 13h07. En revanche, Manuel est très silencieux. Je ne sais pas s'il dort. Oui. Oui, non, non, non j'espère pas qu'il dort. C'est lui qui conduit Ah oui J'ai qui première qu'il soit réveillé. Chérie, tu dors <rire> Chérie, t'es à 160 Réveille-toi, s'il te plaît Non, on plaisante avec ça, mais attention, hein, quand même. Faire enfin, des pauses. Même si c'est lui qui conduit et qu'on oui. se tréveille à côté, il faut faire des pauses. Marte et Lémy, la pause Toutes les deux heures. Et voilà, pose. La pause s'impose. Oui, on s'apprête à... Ouais, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter euh, là. Les enfants, dorment dort, mais... Voilà, ils Alors, ils vont se réveiller, a mais... priori hein C'est ça. Je pense que ça va un petit peu, oui, forcément, les, les secouer un peu, mais voilà, je pense que ça va être l'heure de s'arrêter une première fois. Quel est votre métier Alors moi, je suis cadre de santé. Je suis de la filière infirmière et je travaille dans un hôpital de joie avec des enfants autistes. D'accord. Et monsieur, beau et beau monsieur Manuel Et monsieur Manuel est dans la police, euh, voilà, brigadier des, brigade des chefs, euh, dans la police nationale. À, à très beau métier à Ponto aussi. Alors non, pas à Ponto. Non, non, pas à Ponto. À Ozoir, à Ozoir-la-Ferrière. Non, non, c'est, gens... on va nous faire tous les patins du coin. C'est bien, parce que comme ça, au moins, <rire> on gagne du temps, C'est ça. Hein, <rire> on pourrait aller dehors, regarder ah, comment ça se passe café, à la fois boulevard, etc. Et puis, on revient fait... à Champigny. Il sera, en... il sera. Virginie. Virginie, non, c'est <rire> pas grave, non. Sur nos gens sur Marne. Non, non. ça voilà, gens sur voilà, on y est. Donc, je le connais, donc, je le connais. Virginie, bonne route. Saluez votre moitié de notre part. Mais il y manque pas. Et puis, euh, écoutez, voilà, tenez-nous pour un petit en avance. On vous voilà. donne un petit cigale en avance. Voilà, fermez, fermez les yeux, non, sauf Manuel hein, qui reste garde oui, les yeux oui, ouverts. Bien. Mais vous, vous pouvez oui, fermer les yeux. On vous offre ces quelques secondes de cigales rien que pour vous. C'est ça. Radio Sigal, merci d'être avec nous. Virginie, Virginie merci à 13h07. 13h07. 13h07 et les cigales. Et Virginie, oui. on va vous envoyer un cadeau. Oh, c'est gentil. Bah oui. Alors, no le tenancier euh, de, de l'armoire oui. au cadeau... Ouais. Je vais faire le bruit, je ne sais pas si on peut avoir un bruit d'armoire peut-être. Cette armoire-là, moi, elle me fait flipper. Ah, Donc, franchement, <rire> je raccroche tout de suite, je ne veux pas un cadeau qui sort de cette armoire. Il Y a au moins une araignée à l'intérieur. Eh ben non, écoutez Virginie, c'est très simple. Moi, je vais vous, euh, je vais vous envoyer très simplement un petit pack culture parce que sur la oui. plage, etc. Ça va être sympa. Il Y a des livres, voilà, plusieurs livres il y a des DVD aussi là-dedans. Évidemment, vous restez à l'antenne, vous, vous restez euh, au très téléphone, bien. pardon. On prend votre adresse euh, hors antenne pour euh, pour vous envoyer tout ça. Je vous souhaite une en très bon bonne, merci, très bonne fin de journée peut à qu ouais, Peut-être qu'on peut se retrouver plus tard, Virginie. Mais bien sûr, Virginie, Emmanuel, un peu, petit peu bah. plus tard dans la soirée, comme ça, vous nous racontez comment ça roule. Entendu. D'accord? À tout à l'heure alors. Très bien, à tout à l'heure. On vous embrasse, à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Au revoir, dit. Il est 2h28, quand vous avez dit là? J'ai pas entendu le mot. Je, je sais pas. J'ai entendu. J'ai ouais. entendu revoir. Ouais. Ah, je je, suis ce ouais. je sais pas ce qu'il a pris, mais en tout cas, euh, c'était pas du sucre. Non, ouais. c'est pas du sucre. Je... Ouais. Je... Alors, je pense que Christian est en train de nous faire une crise de fatigue. Peut-être. Je pense. Je, Regardez-le. Là, il, il, il, il Ça commence à être ça, dur. Et quand il commence à faire des cris comme ça, c'est un, un peu effrayant. Aidez-nous à le réveiller. Valentin, voilà. Valentin a peur, se dit Mais qu'est-ce que je fais dans ce studio Je suis sous la table. Je <rire> non. le comprends. Je comprends bien non, il n'est pas sous la table. Non, non, non. Il n'est pas sous la table, Valentin. Rassurez-vous. Non, il est en dessous de tout. Ah, oui, <rire> c'est ça. Euh, nous avons Julien qu'on va retrouver dans un instant. Je me rends près de. De Montpellier, je suis parti de Douai. Ah là, c'est pas mal aussi comme, euh, comme itinéraire. Je vous rappelle que, euh, à partir du moment où vous passez sur l'antenne RMC au 3216 et que vous nous appelez, on vous offre des cadeaux voilà donc si vous voulez témoigner parce que vous êtes réveillé parce que vous avez pris la route il euh, n'y a pas si longtemps que ça parce que euh, vous avez envie simplement de discuter un petit peu avec nous parce que vous travaillez peut-être aussi cette nuit euh, racontez nous tiens comment euh, ben voilà comment se passe cette nuit où vous travaillez ça nous fera plaisir de vous entendre et puis vous pouvez nous parler aussi sur les réseaux sociaux, hein hashtag grand rush GrandRushRMC, oui. le compte Twitter aussi arrobas sur euh, par mail aussi, grandrushrmc@rmc.fr Euh Tiens, il y a par exemple Jean-Xavier qui nous donne un conseil de, de circulation circulation calme entre Centre-Bretagne sauf quelques lapins et sangliers conseil sourire, bravo euh, pour cette émission, il y a aussi euh, Medoun qui nous qui nous a envoyé un mail euh, bonjour à tous, je ne suis pas sur les routes mais je passe d'agréables moments avec le grand rush depuis euh, qu'il a commencé et je suis fan de euh, François Laetitia Barlerin et Jean-Luc Moreau que j'écoute tous les dimanches. Vous m'apportez la fraîcheur dont on a besoin pendant ces grosses chaleurs. Grrr, grrr. Continuez à nous écrire sur J'ai euh, Vous avez vu, je Twitter. ronronne quand on, on dit des aspects. Vous pouvez me ressortir le ronron un peu et Il se gratte la gorge en même temps, on voilà, le même savoir. Même euh, Jean-Xavier nous dit, circulation calme en centre-Bretagne sauf quelques lapins et sangliers. Bah oui, c'est ce que je viens de dire, ah, vous François. Vous l'avez dit, celui-là. Merci de m'avoir écouté. Non, parce que vous savez quoi, j'ai un cerveau... Dire. Lui aussi, il est en train... Non, François écris. aussi, on est en train, est non, en train non, non. de le perdre. Alors, attendez, mais moi je le sais, parce que ma femme le dit tout le temps, quand je lis quelque chose, je ne peux faire que ça, et je n'écoute pas euh, ce que les gens disent. C'est ça qui est terrible, quand même. C'est, Je, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. C'est fou, hein Il y a des gens comme ça. Euh, il y a aussi Kevin, vous ne l'avez pas dit celui-là Petit problème, je pars à Barcelone dimanche, il faut continuer le grand rush pour que je puisse raconter. Non, Kevin, on ne va pas être là jusqu'à oh, dimanche. François va dormir à un moment donné. Non, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va tous imploser. Déjà que Christian est à la limite de l'implosion. Non, tout va très Très bien j'ai simplement besoin d'une seconde banane ah, alors c'est-à-dire que j'ai ramené deux bananes Et voilà. il ah, a pris va... ma première banane il y a on, 20 minutes on va se battre pour la que banane est-ce que je lui donne la seconde banane ça c'est fera ce qui... peut-être trop de sucre moi j'ai écouté il... les conseils un petit peu hein. deux bananes en l'espace d'une demi-heure c'est beaucoup je suis pas sûr Thomas est-ce qu'on a nos, nos auditeurs pour faire notre quiz cinéma donc on va retrouver Thomas dans quelques instants on va jouer ensemble et on va euh, essayer d'être les meilleurs en termes de culture cinématographique on accueille tout de suite Julie. Donc, comme promis, qui est là. Bonjour Julien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue Julien. Bonjour. Bienvenue Julien. Bah, je suis super content d'être à l'antenne. Eh bien, nous aussi, on est <rire> très content d'être à l'antenne pour tout vous dire. <rire> ça va, ça se passe bien pour l'instant. Bon, vous, vous en avez encore pour un petit moment Non, bon, je sais pas. allez vous 12h, 15h un, un quart d'heure, on a bientôt fini. <rire> <rire> Moi, normalement, à 7h, je serais arrivé à destination. Donc, euh... vous, vous, vous êtes parti d'où Vous allez où Êtes... Alors on est parti de Noyelles-Soubelonne, c'est une petite commune euh, dans le Pas-de-Calais, qui est à une dizaine de kilomètres de Douai, et on est parti vers 21h30, euh, tranquillement, et... et on sera à Lyon dans, dans deux heures, donc euh, après Lyon, euh, c'est la voie royale, il reste plus longtemps pour arriver à destination, donc euh... ouais, on est tranquille, on a fait un petit arrêt vers minuit, on s'est reposé 20 minutes... Euh... Je suis avec les enfants dans la voiture, tout va bien. D'accord, vous êtes et combien Et on est bien content de vous écouter. Vous êtes combien dans la voiture, Julien dans la Julien? voiture, là, là, on est trois. Ouais. On est trois, mais en réalité, on, on, nous sommes sept. Et on est parti à deux voitures. Dans l'autre voiture, il y a mon épouse. On est partis trois. <rire> nous arrivions 15. Eh ouais, ouais. Eh ouais, ouais. On est à sept. Donc il y a mon épouse, ma soeur et sa fille qui est ma filleule. Et ma petite dernière qui s'appelle Zoé. Attendez, ah, mon épouse, mais mon il y a... épouse sa sœur, sa fille qui est ma fille. Ah oui, ça j'ai compris. Ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Voilà, vous, oh. ouais, ouais, ouais. vous mélangez. Vous mélangez, c'est bon. Ouais. Euh... On en euh... emmène tout le monde, on emmène toute la famille. C'est super comme ça. Bon, et alors, mais, super. mais attendez, il y en a qui dorment là, deux heures et demie dans la voiture ou pas euh, Non, ils dorment pas encore. C'est les deux plus grands donc euh, ils sont encore réveillés. Non, ah, non, pas va, bon, on est là. Ah, ah, là. Y a bah, voilà, allez, oui. faites-nous faites un gros coucou dans la voiture. Allez les enfants! Coucou <rire> les enfants! Et voilà! Bon. Bon, ça, ils ne sont, sont pas trop impressionnés, ça va. Non, ça va, c'est bien? Bah écoutez, tant comment est, Comment est-ce comme est, comme est qu'ils s'occupent là en pleine nuit? Est-ce qu'on est, est sur les téléphones? Est-ce qu'on est, -ce qu on est on sur les tablettes? Ah, on joue à la DS! Ah, ah bah ah, oui, la, la, la console. Non, mais la DS, c'est ouais. un truc, c'est. En fait, c'est la vie, la DS. Voilà, la DS, je... une DS chargée parce qu'il faut la charger. Hein. Après, on peut jouer, mais des jours entiers, il y a des jeux, des, des... c'est incroyable. La DS est trop top. Je suis d'accord. Ah, c'est vraiment... ouais, l'objet à surtout ne pas oublier pour ah non. partir en vacances. Ah, ça, c'est sûr. Mais ouais, il faut, il faut revenir à la maison que... si on oublie la DS. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que dès demain, ils vont quand même un petit peu l'oublier. On va profiter du soleil. Euh, on n'en va pas beaucoup dans le nord, donc euh, on va en profiter. On va se baigner, on va en profiter des. Les beaux à cette région montpellienne. C'est très, très sympa. sympa. Côté de lunaire, vrai, le bord le, la Camargue. La Camargue, Julien, la Camargue. Oui, voilà, tout à fait, la Camargue, les Sainte-Marie-de-la-Mer. Les Salins-Giro, tout beau. ça par là-bas, c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Très beau coin, très beau coin. Ouais, ouais, très beau coin que je conseille à tous. Hey, Dites-moi, euh, Julien, moi je, je pose la question quand même, qu'est-ce que vous avez amené pour tenir sur la route Alors, qu'est-ce que j'ai amené Moi, c'est assez simple. Euh, c'est beaucoup d'hydratation, de, de l'eau... Du perrier euh, des, petites, des petits biscuits Pas trop de chocolat ça C'est plus pour les enfants Et voilà c'est tranquille Un petit café euh, Au moment des pauses Et tout va bien D'accord Et vous Donc vous relayez du ça. coup Il n'y a que vous qui conduisez Pas du coup là Non vous conduisez pas j'imagine Ah si si là je conduis Mais je suis en quitte ma libre euh, Tranquillement Il n'y a que vous qui conduisez Eh oui Eh oui Ma soeur et mon épouse sont Dans la deuxième voiture Elles se, elle se relèvent D'accord, bah faites attention eh, quand mais même. Moi je, suis, ouais, mais moi je suis commercial donc j'ai l'habitude de rouler. Je suis tout voilà, le temps mais... sur les routes donc ça me plaît bien. Soyez prudent quand ça même à bien, Julien. Sûr. Mais on est prudent avec les enfants dans la voiture, on fait attention. Il y a pas de Petit cadeau pour Julien, y de... Barthélémy Bolo, ah, le, le roi de l'armoire. Ah, <rire> eh, je vous envoie quand une même... paire de lunettes, euh, Julien. Comme ça vous serez tranquille ah, super, pour, pouvoir ah, aller à, pour pouvoir aller à la plage. Vous ne serez pas ébloui par la beauté de la mer. Super, merci beaucoup, en tout cas j'adore RMC, euh, Jean-Jacques Bournard, Louis Sattac, Moscato, tout le monde, c'est vraiment génial, très très belle euh, station. <rire> et bien, voilà, bien. Le... on est, on est, ravis, et de, je... on est enfin, ravis de vous entendre. Je vais faire un petit coucou à toutes mes filles là, qui sont dans la deuxième voiture, oui. et dédicace pour ma femme, je lui dis que je l'aime. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais un gros bisou. Ça, voilà. c'est super quand même. Ça, c'est une Sibi. C'est une Sibi de luxe, mais non, mais la mais RLC, c est... C est La c'est la Sibi. Attendez, c'est génial. Et si l'autre voiture veut nous appeler, appelez... dites-leur de nous appeler. Exactement. Allez, bon. Voilà, on, va leur on... Le message, on fait Sibi jusqu'à 5h du matin. Parce qu'après, on peut pas. On passe en mode national. Mais là, si vous voulez, on peut faire Sibi jusqu'à 5h. Sans problème. Il n'y a pas de problème. Je... Je... Je peux parler longtemps. Il y a pas de souci. A <rire> bientôt, Julien. Merci beaucoup et bon, bon vent bientôt, et bonne route. Merci à vous, bon À soir, bientôt. Au bon, alors là, il faut nous mettre quand même un peu dans l'ambiance, Alban, ouais. musique, cinéma voilà, tout de suite là Il était une fois un quiz <rire> sur un <obsède. rire> Le druide Barthélémy Bolo Le médecin satanique Christian Echia Bonsoir, Bonsoir. D'un coup on a peur, là. ça fait un peu un feu de donc voilà. précieux. Il est temps de retrouver notre quiz cinéma Mon cher Christian, est-ce que vous êtes euh, fan de cinéma C'est son moment préféré. Oui. Je m'en souviens. C'est vrai, c'était ça. Oui. Je me souviens l'année dernière. Bon, Thomas, si tout cas. Y a... Bonsoir Thomas, merci d'être là. Un ah déjà. Bonsoir, Bonsoir à, à tous. Thomas qui euh, est producteur à RMC, euh, et puis euh, surtout qui est fan de cinéma. Et voilà. Oui, il faut le savoir. Coucou Barthélémy. Euh... Hey, coucou <rire> Thomas. Comment ça va Ça fait longtemps qu'on s'est pas oui. vu. <rire> au moins euh, au moins une heure derrière la vitre. C'est rigolo vous faites coucou alors que vous voyez euh... oh. non, le matin, on s'est vu là. ce matin en plus. Ah oui, parce que si. Thomas aussi il était bah... en matinal ce matin, bah, oui. ce qu'il faut savoir. Sauf que lui c'est pire parce que moi j'ai fini à 10h, lui il a fini à 15h. Ah oui. oui. Il est revenu oh. plus tôt que moi donc oh, ça euh, ça il faut ce qu'il faut il y savoir. Pire, ce qu'il faut vous imaginer c'est que là il a un peu les poches sous les yeux Thomas mais il sera avec nous jusqu'encore une bonne partie de la nuit. Oui. Alors l'année dernière Thomas s'en souvient, tu nous avais fait un quiz sur les musiques de films. Exactement. Et aujourd'hui, un petit peu différent. Voilà, je vous ai préparé, je vous ai concocté un petit cocktail, un savant cocktail de oui. phrases cultes issues du cinéma français. Ça va. Je pense que là, on est tous à peu près d'accord pour dire ouais. que. Hein, oui, oui, ça devrait aller. Ça fera le bien après. C'est patrimoine, quoi. Bon, voilà. En donc, tout cas, pas très on, compliqué. On a bien averti nos auditeurs qu'il fallait avoir une, un minimum de culture cinématographique pour participer au quiz. Donc, nous avons Steve et Michael. Bonjour Steve et bonjour Michael. Oui. Bonsoir. Comment ça, ça va, les amis Ça va très ah bien. Ça va ah très bien, au boulot. Voilà. Euh, alors, on va commencer par Steve. Steve, présentez-vous brièvement, s'il vous plaît. Euh, de Toulouse, 30 ans, et euh, voilà, cuisinier. Steve, cuisinier. Mickaël ouais. Oui, ben, moi, 34 ans de bordeaux, et je suis routier. Eh bien voilà, formidable. Bienvenue, messieurs. Donc, tous les deux, vous êtes fans de ciné Oui. Vous savez que Thomas euh, <rire> nous a préparé un quiz vraiment haut niveau, donc high level ouais. comme on dit. Attention. Hein. <rire> Attention. Euh. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas avec nous, on explique comment se, se déroule ces quiz. Euh, on va diffuser un petit extrait d'un voilà, film. Voilà, on va diffuser des extraits sonores euh, de, de films, des extraits assez drôles. Je vous ai oh. euh, voilà, on va sur le ton de l'humour. Oui. Et puis, euh, puis voilà. Donc dès que vous avez la réponse, n'hésitez pas à vous manifester. Alors Thomas mais... qui compte les points. Et c'est Thomas compte qui les compte points. les points. Voilà exactement. Alors pour les équipes, comment fait-on? Monsieur Alors, François, moi c'est comme vous voulez Moi je moi je peux être avec Steve, je peux être avec Michael, Je peux être avec Barthélémy Pas de souci, pas de problème moi Alors, ça Ce qu'il faut ça. savoir c'est qu'on n'a pas les réponses hein. Mmh, non, non, non. Très ah non. simplement, on n'a pas, pas ah non, non, les non. réponses Moi j'ai juste une feuille sous les yeux Je suis très franc, j'ai une feuille avec... 12 extraits, c'est marqué juste extrait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est tout, j'ai absolument pas les réponses, je ne sais pas ce qui va passer, je n'ai rien préparé avec Thomas. Bon, moi je veux bien être avec Steve, allez. allez ouais, moi je suis allez. avec Mickaël alors. Ok, allez, okay. On, va tout, on va essayer de gagner, Michel. Christian, Christian, euh, Christian est-ce que vous voulez jouer Steve, Steve. Non. Steve Oui, oui. On va leur mettre la pâtée. Ouais, c'est oui. ça Mais on va les réutiliser, je suis ça va être horrible. Je suis ça va patate, être Mickaël. la pire nuit pour Barthélemy <rire> Bolo qui va être réutilisée. Alors attention, on y va, c'est parti. Donc attention, dès qu'on a la réponse, on ne donne pas la réponse, on fait top Exactement. D'accord oui. Montez bien le son dans vos voitures, écoutez oh, oui. bien, c'est parti. Première question. Non, il ne faut pas que je vais vous trimballer sur mon dos alors, alors, ne perdons pas de temps là, là. Allez, allez, allez, alors non. Ça fait trois fois que vous me faites ça Monsieur souliers, mon vélo Oh bah d'accord oh, François je crois que c'est François. Oui, c'est François. Ah, en plus, en plus ce film est ressorti au cinéma ouais, récemment, oui. remasterisé en 4K. Exactement. Euh, c'est un chef-d'œuvre qui méritait hein, ce, voilà cette restauration, c'est évidemment la grande vadrouille. La grande vadrouille, bien sûr. Évidemment. Ah, c'est pas grave Michael, c'est pas grave, on va se refaire. On va ah, se refaire. Le classique de Gérard Oury. <rire> si, on était d'accord. a la réponse, c'est Faut qu'on dise top des Dès que vous avez la réponse et que nous on, on voit qui, qui, qui dit top, qui dit oui. top. Exactement. 1-0. Deuxième extrait, c'est parti. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des lunistes. Parfaites, Stop Au hasard. Ah. Euh, Louis de Funès, gendarme de Saint-Tropez. Bien joué oh, Bravo ouais, est fort. Euh, Lequel Ouais, ouais ça va là! Ah, il fait mal là, hein! Ouais. Partez du mollo là! Tu... Hey, J'avais dit Michael, hein, t'as vu? Un ouais. <rire> partout, mal par... au sens Ok, bravo, bravo, bravo! Bon, il faut envie. combien de points là pour gagner? Eh ben écoute, ans, euh. <rire> y a il y a deux points, y Il y a 12. points! Nous avons joué jusqu'à 6h15. Euh. 12 y 12 extraits? Ah oui, non mais ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire deux quiz Parce qu'on va pas se faire douze extraits là d'un coup non C'est ça, moi je suis d'accord On s'en fait un petit peu plus tard ouais, D'accord, on s'en okay, un, autre. On on en fait va. un autre. Okay. Donc on a qu'à se dire Les, euh, Le premier qui arrive à trois bonnes réponses Comme Allez. ça, ça nous laissera de la marche pour en faire okay. un deuxième. Allons-y. Excusez-nous, on fait notre tambouille là en direct, okay. hein, mais bon, voilà, comme ça au moins on. Hey, on, vous, on, on vous entend pas trop, Steve et Mickaël, là. À vous la base, c'est vous les fans de cinéma. Mais il moi. Ah, d'accord, d'accord. Eh <rire> ben, on est parti pour un troisième extrait. C'est complètement, complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais aller faire une ordonnance. Et une demander, Raoul. Barthélémy, on va le les tontons flingueurs voilà. oui. Ah oui, une façon plus, bien sûr! oui, oui. forcément! Eh oui, oui, Tu l'avais aussi? Tu aussi qui, qui... Ah oui, je l'avais pas, juste après Avant, ah ah on on est raccord alors! On est raccord alors, Michael, c'est nickel! Bon, S'il si, faut, il faut faire gaffe hein, quand même! Hein. Ah ouais, ouais, là, on là. était bien parti là, et puis d'un coup, bim, ouais, ouais. On, on fait un peu moins les malins là d'un coup! Alors, attention, on est parti sur un quatrième extrait. Monsieur le Père Noël, je, je tiens à vous dire, je n'ai rien bah à dire. Je suis, je suis une personne dépressive top de passage. Oh non. <rire> bon, là, c'est so nous. Steve, oui, bah oui, c'est. Steve, Steve, Steve, je vous laisse le dire. Ben, le Père Noël est une ordure. Eh oui. donc, franchement, bravo. <rire> bravo, parce que c'est <rire> pas l'extrait le, euh, le plus, le plus, le, le, le plus, rediffusé, multidiffusé, connu. Enfin, bravo, hein, vraiment. Bravo, messieurs. Destiné? Nous ah, sommes tous destinés. Destinés. <rire> on fera On est déjà musical tout à l'heure. On est déjà à quatre extraits François. On continue. On, ah, on continue. Là, là on est attendu. On Il y est y a deux, à, deux là. On y a deux partout, partout là. Là. Moi on je continue, propose. Hein. Je propose. Je ne fais que proposer la bonne réponse qui arrive. Et euh, eh bien sera le gagnant en fait. Ça vous va Ok. Sur les starting blocks michael c'est à vous là. C'est à vous là. Alors attention ouvrez bien vos oreilles il y a une musique flippante là euh, ah ouais. que nous a mis Alban euh... ambiance hein. imaginez vous, vous vous baissez la lumière et moi je passe pas il y a l'armoire de Barthélémy Bolo qui s'ouvre non non mais c'est vrai <rire> le flip assuré quoi dur ah L'armoire de Barthélemy vient de s'ouvrir. Une armoire, Moi, je, ça Je vais vous appeler, Christian PC, il va lui mettre de l'huile dans l'armoire là Double battant, je sais <rire> pas, c'est Non, mais celle-là, elle, elle est effrayante quoi Non, mais <rire> en fait, ça, ça fait 15 ans qu'on n'a pas ouvert ouais, ces armoires. Il y a les toiles d'araignée, il y a oui. les cafards, il y a il y des tort. squelettes. Ah bah, exactement, dans le placard d'ailleurs. Attention, attention. Donc là. On a quatre 4 partout, messieurs. Oui. On est parti sur un cinquième non, deux, extrait, partout, partout, partout, partout. Partout, excusez-moi. Oui. Voilà. Non, quatrième extrait. J'avais dit qu'il était fatigué. On est non, mais ça va, il s'en sort bien, <rire> euh, je trouve. On part sur un cinquième extrait, donc c'est parti. On est parti. -y. Bien. Si. Paisible. À la fraîche. Top Décontracté du gland. Alors, Alors Je l'ai pas. Je l'ai pas, Michael. Alors moi je l'ai. Alors est-ce que j'ai le droit de jouer Je peux jouer Bah évidemment. Donc je vais, je vais faire ah, gagner. Tu avais dit François que c'était. Je t'avais dit que c'était. Tu je... avais dit que c'était. Silom Lickel. Je, Philippe, Michael, je vais faire bon. gagner. Je vais faire gagner Steve parce que moi j'avais. Je, je ah suis oui, avec. Oui, oui d'accord. Oui, oui, C'est oui. les, oui, oui, les valseuses les amis. Eh oui. Ah bravo. Vals, pas. Des compliments. Ouais, je dis bravo. Là, je m'accline. Je Là, franchement. Avec de part Dieu, avec Miu Miu. C'est fort. Inoubliable. Eh bien, merci. Et eh bien voilà! restez avec y nous, Steve, est. parce que de toute façon, vous avez gagné. Donc, euh, ce qui veut dire que moi, je vais ouvrir mon armoire. <rire> oh mon dieu. L'armoire. Oh, Alors là, franchement, <rire> c'est une armoire, armoire de <rire> compète. <rire> non, mais celle-là, on imagine, quoi. Y je sais pas, moi, il y a, il y a 10 personnes pour l'ouvrir, pour cette armoire tellement elle est lourde. <rire> Et puis, bah, écoutez, ce cadeau a intérêt à être à la hauteur, franchement, Ah, bah, euh... le cadeau, il est à la hauteur de l'armoire, il est à la hauteur du couse, évidemment. Moi, je vais vous envoyer un pack musique. Euh, Steve, dedans, il y a une enceinte, il y a une paire d'écouteurs, il y a un poste faire, radio, voilà. C'est un très, très beau cadeau qu'on vous offre. Parfait. Dans le cadre, bon, de... dans le cadre de... Bravo, du Bravo, grand. RMC. Bravo encore, Steve. Merci, désolé, euh, Michael. Bon on a ah, ouais, j'ai ouais. essayé tout donner, franchement. Je me suis concentré, mais j'ai pas réussi. Je suis désolé, Michel. Alors, courage, pour Merci à tous les deux, merci à Steve et Michael. Voilà et puis euh, on aura un autre. On va faire... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous invite d'ores et déjà à nous appeler au 32-16. On va se refaire, euh, on dinner. verra, voilà, entre, entre 3h et 4h, un autre okay. quiz cinéma, parce qu'on a encore d'autres extraits à vous proposer. Donc si vous êtes fan de cinéma et que vous avez envie de gagner des cadeaux, n'hésitez pas, 32-16, le 32-16 aussi à votre disposition, car c'est le Grand Roche. Vous pouvez nous joindre à tout moment pour nous raconter comment se passe votre trajet. Si vous êtes sur la route des vacances, c'est le chassé croisé de l'année oui. les amis. C'est aujourd'hui ou jamais. Voilà, journée noire classée par Bison Futé Alors c'est encore calme sur les routes Mais ça ne va pas durer, on s'attend demain à des centaines de kilomètres de bouchons Donc, Ça commence à se charger un peu apparemment sur l'A6 C'est ce que nous disent des auditeurs hein, sur rmc.fr En effet, sur le hashtag Grand Rush Il faut être inconscient pour faire des gros travaux sur l'A6 Fin juillet, c'est ce que nous dit Frédéric On a d'autres auditeurs qui nous disaient que ça se chargeait un petit peu hein, sur l'A6 Alors continuez à nous appeler Et dites-nous comment ça roule euh, Vous êtes nos reporters d'un jour Ou d'une nuit, tout dépend de quel côté on se place on va maintenant accueillir quand même l'une des stars du service des sports RMC. C'est François Giuseppe qui est là. Salut François. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Bonsoir, bonne nuit, bon, bon, bonne <rire> bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir <rire> François. Bonsoir François. Comment ça va François, rédacteur en chef au service des sports de RMC, qui est au Brésil En vacances évidemment. Forcément. Euh, alors oui, forcément, vous oui. comment ça va, oui. moi ce que j'aimerais bien c'est que euh, ce grand rush... Se transforme en, en grand rush quotidien au Brésil et à Rio de Janeiro. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ville qui est certes très jolie, très sympa. J'ai la vue sur des palmiers sur le parc olympique puisque euh, les studios d'RMC donnent directement sur, euh, sur le parc olympique. On vous détaillera. Ouais, un petit continuez plus tard, François, euh, continuez là, à nous, nous mais... faire envie comme ça. C'est simple. Il, il, ouais, il a la cagasse, c'est François. Il installe son stand est... RMC et ouais. il a une vue globale. C'est ça. Oui, mais puisqu'on est dans le grand rush, très objectivement, cette ville, C'est quand même une plaie au niveau des transports et au niveau du trafic, c'est-à-dire que euh, en plus c'est le week-end, on est vendredi soir est absolument bouché de partout. Je vais vous donner juste un exemple, puisqu'on parle forcément en trajet normal et en trajet en heure de pointe, on va dire. Euh, nous avons deux studios ici à, à Rio, un studio au Parc Olympique euh, qui sera le, le, le point central de tous les directs euh, dans toutes les enceintes olympiques euh, de ces Jeux de Rio 2016. Et nous avons un deuxième point de direct, un deuxième studio dans euh, l'habituel Club France qui est à l'opposé, euh, plutôt près de Copacabana d'ailleurs. Donc euh, En général, quand ça ne bouche Fonctionne pas du tout, on va dire qu'il faut mettre, allez, les grandes largeurs, 30-35 minutes. C'est pas la porte à côté, ouais. on peut monter jusqu'à 2h30 quand même. Hein. Ah ouais ah Là, pour ah le oui, coup, il ne faut pas, pas, pas avoir pas. une urgence ah antenne, ah quoi. On ne peut pas, pas être en direct. Euh, j'arrive, j'arrive. Euh... Ouais, moi, je me, suis, je, me suis mis un petit, je me suis mis un petit défi, c'est qu'en fait, pour faire le Paris-Géo, il faut 10 heures de vol. Ouais. Je pense qu'on peut en une journée faire un aller-retour en 10 heures entre le Club France et notre studio qui est là-bas avec le, le partenariat avec le CNOSF et euh, ce, magnifique, ce magnifique studio euh, du Parc Olympique qui euh, débutera officiellement euh, sa grande campagne olympique sur l'antenne C'est dès demain puisque l'intégralité quasiment des effectifs de, de ce soir arrive demain matin demain à la mi-journée pour, pour vous en France puisqu'il y a 5 heures de décalage on commencera l'intégrale olympique demain à 20h en française et c'est parti pour La grande fête du sport sur, euh, sur RMC bon, ouais. euh, puisque euh, le dispositif reste quand même exceptionnel on vous propose 20 heures de direct c'est incroyable et ah sans oui, bouchon. Oui. Mais en bouchon et peut, en pleine nuit c'est ça peut si, si j'ai bien, bien compris sûr. ça sera en, durant toute la nuit les épreuves en oui. direct euh, sur Exactement. RMC hein. il y a des épreuves jusqu'à 4h30 5h du matin il y a même un jour pour vous dire à quel point Euh, les Américains qui sont surpuissants dans la programmation de ces Jeux Olympiques puisqu'ils mettent évidemment des milliards de dollars pour diffuser eh oui. ces Jeux Olympiques en direct. Avec le décalage horaire, il y a même une question de natation qui va à minuit et demi en heure locale, donc ça veut dire jusqu'à 5h30 du matin en France. Donc vous imaginez bien évidemment la matinale de jean Bourdin, on va se régaler avec toutes les réactions en direct, les principaux médaillés du jour en direct du Club France, les premières réactions mmh. à la sortie de la piscine olympique, à la sortie du stade olympique en direct, avec l'ensemble du dispositif technique et éditorial qui est mis en place ici. On va se régaler, on en a pour trois week-ends pour quasiment 20 jours de compétition, et ça commence sur Dès demain, évidemment, on s'échauffe, on fait une semaine avant, histoire que tout le monde puisse prendre le rythme de ces Jeux Olympiques, puisque la cérémonie d'ouverture aura lieu entre euh, le vendredi 5 et le samedi 6 août. Pour ce qui est des horaires en heure française, ce sera même à 1h du matin le samedi. François, et vous serez présent aussi euh, le samedi et dimanche matin, entre 6h et 10h, avec une matinale spéciale JO, exceptionnellement. Exact euh... exact exactement. Durant Les, les trois week-ends des JO. Y à à l'autre start de cette antenne du week-end, c'est-à-dire François Sorel, en l'occurrence, euh, on est un petit peu gêné d'ailleurs de, de, de, non, non, de, de, de mettre en vacances François Sorel, puisque bon là, il fait le grand Mais... roche, François. On comprend bien évidemment que tu, que, euh, que, tu aimes beaucoup l'antenne. Maintenant, on est oui. avec ces 30 heures de direct sur le Grand-Rof. Non, mais je t'écouterai... La direction te... Je <rire> depuis, texte, je je mois depuis. Mois François, je t'écouterai depuis Porto Vecchio, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Très bien. Alors, à Porto Vecchio, il fait 30 de parce que, alors, <rire> il faut quand même dire... Alors, on rigole beaucoup euh, à une heure très avancée de la vie pour la France. Mais il faut quand même préciser aux, milliers, aux millions d'auditeurs qui nous écoutent que, ici, à Rio, c'est l'hiver Et oui, on a tendance à l'oublier. Ce sont les Jeux Olympiques d'été, oui, mais l'hiver à, à Rio, ça donne quoi C'est ça, oui. C'est ouais. arrivé hier. Antoine Arlot et Saber Desfages, qui sont là depuis le début de la semaine, m'ont dit qu'il y a trois jours, on était quand même à un peu plus de 32 degrés. Mais depuis hier. On dépasse difficilement les 20-21 de mai C'était très couvert pour vous dire à quel point c'était couvert. Le Club France, qui est à côté de Copacabana, sur la lagune, au-dessus de Copacabana, c'est en contrebas du fameux Corcovado. Le Christ prédempteur et cette statue qui domine la baie de Rio de Janeiro. Et bien, le Corcovado il avait quand même la tête dans les nuages. Et ça a mis vraiment un vrai moment avant de, que, que, que la vue du Corcovado se, se dégage. C'est très couvert, c'était assez gris. On a même craint à un moment donné qu'il y ait un vrai orage. Parce que comme il y a des orages ici, euh, ça peut tomber euh, assez sévèrement la pluie pendant un laps de temps très très court. Mm -hmm. Donc ça peut aussi rajouter un petit peu de bazar sur les routes <rire> ici, parce qu'il y en a déjà beaucoup quand même. Avec une précision dans l'organisation, et ça c'est inhérent à tous les Jeux Olympiques, quelle que soit euh, la destination de ces Jeux Olympiques. Il y a ce qu'on appelle sur les routes, puisqu'on est dans le rush, faisons également un petit peu de, de pédagogie pour pour les Brésiliens. Il y a ce qu'on appelle dans chaque Jeux Olympiques des bourreaux olympiques, qui sont réservés pour tous les véhicules, officiels qui sont accrédités, les véhicules euh, pour transporter les athlètes, pour transporter les officiels de site ouais. à site, pour transporter également euh, les voitures des, des, des journalistes que nous sommes également. C'est voilà olympique. Ah, vous n'êtes pas en hélicoptère, vous, François non, pas encore, non, ah. on n'a pas eu le budget, on est en restriction, hein, je le rappelle, avec le salaire <rire> que tu prends, François, c'est quand même très important de, de, pouvoir faire un budget limité dans, dans ce genre de, de, compétition, non, pour vous je dire que ces voies olympiques. Bien. Dommage. Oui, je sais, oui, oui, oui, oui, oui, oui mais il est en location, et là, je pense qu'il n'y a pas, il y a plus en double, mais le cas. Et, est plein W, tiens. Et, euh, ces voies olympiques, pour être sérieux, ces voies olympiques, sont réservés à ces véhicules-là et donc sont interdits à la population locale et d'autant plus interdits que si jamais il y a un, un petit malin ou deux ou trois ou dix mille ou vingt mille, ça coûte quand même l'équivalent de 400 euros de procès verbal euh, tiré par la police. Ah 400 oui, euros, c'est euh, pour beaucoup ici puisqu'on est quand oui, même dans un pays euh, qui souffre c'est à moins de salaire, exactement. Voilà. Donc, pour avoir discuté avec un taxi encore tout à l'heure, puisque ces voies olympiques sont pour la plupart mises en circulation euh, à partir du 31 juillet, donc dans 48 heures, on a un peu hâte ici, hein, pour les équipes de Sports, de voir enfin ces voies olympiques, parce que c'est un vrai véritable enfer, euh, parfois, de, de traverser cette ville et d'aller de site en site. Pour avoir discuté mmh. avec un taxi, euh, il nous a bien assuré que la population allait évidemment respecter cette règle parce que 400 euros ça fait plus que mal au portefeuille et au budget euh, ici à Rio pour la plupart des ouais. euh, des Brésiliens qui habitent qui habitent à François euh, alors deux choses importantes la première c'est que oui. vous allez me surveiller Thomas Chupin parce que j'ai euh, alors il était tout fou de partir au Brésil euh, mais moi je veux qu'il revienne Il faut qui est Thomas et faut et rappeler qu'il y a Thomas Chupin, qui est, est portateur week -end. Journaliste, euh, imminent journaliste RMC, talentueux journaliste. Euh, moi j'étais contre qu'il parte au Brésil, parce que je me suis dit, euh, voilà, ça va un peu le perturber, etc. Comment il va me revenir Parce qu'il présente les, les, les journaux du week-end matin. Je me suis dit, peut-être qu'il aura plus envie. Voilà. Peut-être qu'il voudra rester là-bas. Là Donc, vous me surveillez, Thomas Chupin, François Giuseppi. Ah, moi, j'ai une question parce que je sens, je, je sens François qui est beaucoup plus proche de lui que moi. Évidemment, on connaît un petit peu ce qui se passe en coulisses dans les matinales d'RMC, notamment le week-end. Ah oui euh, les gens se rapprochent, il y a beaucoup de chaleur humaine. Mais voilà, fondant. beaucoup de complicité. <rire> oui, du coup, ma seule question, c'est est-ce -ce, est qu'il est marié alors, Oui, je crois qu'il est marié. Un il, enfant de 14 mois. Je, je me demande s'il n'en a pas deux dire. en plus. Euh... Oui, c'est le deuxième non, oui. je non, oui, oui. non, non, non. Il y reviendra plus vous... non, non. La vraie question, c'est s'il est célibataire, il est évident qu'il ne reviendra pas. D'ailleurs, il faut dire à la direction de à la direction de l'information, des eh l'RNC, que c'est effectivement... Euh, euh, c'est compliqué. Un poste vacant un poste à la rentrée. Voilà, euh, c'est ça. Fond, ça, c est c est ça. Marie, aucun problème. Euh, François, fais attention, car toi aussi, tu es menotté, rappelons-le. Mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Et que voilà, donc fais attention quand même. Bonsoir. François, à toi. Oui, oui, non. Toujours, toujours sage. Toujours sage. Bon, c'est très bien. Il le dit, mais un petit peu plus bas, quand même. Il fait moins le malin, d'un coup. Hein, pas aussi franc, hein. Si Mme Giuseppe écoute, attention. Non, elle dort. <rire> c'est pour ça. On comprend Ce que tu crois, pas. nous l'avons appelé pour la réveiller. Elle n'est pas dans les bouchons, elle. François, merci pour cette petite carte postale. Et alors, euh, évidemment, plein de bonnes choses, hein, parce que c'est pour vous une aventure humaine incroyable hein, que de vivre euh, ces grands événements. Hein. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous vous rendez compte, mais C'est toute une rédaction qui part, euh, toute la famille des RMC du sport qui se retrouve pour vous faire vivre Tout, toutes les disciplines, tous ces grands événements pendant trois semaines, c'est quelque chose d'inoubliable. Et profitez-en bien. exceptionnel. Exactement. Euh, pour être très sérieux, allez, 20, 20, 23 secondes, c'est un dispositif exceptionnel. Il y a 38 oui. personnes euh, de Next Radio TV, RMC, BFM TV, BFN Sport euh, qui vont être au Brésil pour vous faire vivre. Oui. intégralité euh, sur nos différentes antennes de, de notre groupe, ces Jeux Olympiques. C'était un dispositif considérable, on l'a dit, de studio radio. On est en direct sur tous les sites de compétition. On ne manquera évidemment aucune médaille, et notamment la délégation française, je rappelle qu'RMC est la radio officielle de l'équipe de France Olympique en partenariat avec le CNOSS. Tous les médaillés en direct le matin, justement, pour ne rien rater. Un programme exclusif entre 8h30 et 10h, puisqu'il y aura également la Dream Team RMC Sport mobilisée, avec ouais. Daniel Constantine et Serge Simon à Paris. Mais ici, on prendra évidemment en compte ceux qui euh, ont fait le déplacement et qui ont payé le billet d'avion, le logement euh, ouais. et trois semaines de vacances. On va payer trois semaines de vacances à Jacques Monclar, à Sophie Camoun à Sarah Piskowski à Marie-Zévan à Isabelle Severino à Olivier Giraud. Que des champions des champions olympiques, des champions du monde tout ça pendant trois semaines. On va se régaler et on n'oublie pas également bien évidemment le reste de l'actualité sportive avec la reprise de la bien Ligue 1 sûr. avec la Formule 1 ce week-end avec la reprise du top 14 en plein milieu de ces Jeux Olympiques. Le foot anglais sur nos différentes antennes et notamment sur Bref, on va se régaler. On n'arrête plus à Ex -ex -exceptionnel. François a fini la, la fameuse trilogie Tour de France, Euro 2016, Jeux Olympiques avant la rentrée, évidemment, qui elle aussi s'annonce exceptionnelle. Je pense qu'il faut que tu changes ta montre. Parce que tu nous dis, en 23 secondes, tu en as fait 112. Non, c'est pas ah, vrai. Et oui. Mais cela dit, vous savez, quand on est journaliste sportif à RMC, il faut avoir la tchatch. Hein. Et François là, c'est sûr. On t'embrasse, François. Et à, à très vite. Bonne, bonne nuit et faites attention pour ceux qui nous écoutent sur la route. Oui, bien sûr. Et euh, croyez-moi, vous êtes beaucoup plus heureux dans les bouchons en France qu'à <rire> On a bien compris. <rire> Salut François et bon JO sur RMC, donc, euh, qui commence là dans quelques jours. Hein. On va revenir dans un instant, bientôt 3h du mat', Christian. Oui, c'est magnifique. Magnifique. <rire> enfin, magnifique, il faut pas aussi. C'est magnifique. Euh, c est, c est comme est... ça. Il est 3h du matin. 3h du matin, oui. C'est voilà. bientôt le petit déjeuner. <rire> oui, enfin, c'est un petit. Oui, euh, bientôt, ça va arriver. Hein oui, oui, oui. Comment Qu'est-ce que j'apprends <rire> euh, Sachez que nous sommes en direct sur RMC, c'est le Grand Roche. Et on vous accompagne sur la route des vacances pour une émission exceptionnelle. Nous sommes là depuis 14h hier. Et nous serons là jusqu'à 20h tout à l'heure. Donc 20h samedi, 30h de direct non-stop pour vous accompagner sur la route des vacances. Et on attend vos témoignages, 32-16. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. RMC, jusqu'à demain 20h, c'est le Grand Rush, 30h non-stop.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 C'est de la météo sur RMC avec Valentin Mailleux. Bonsoir Valentin. Euh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On ne sait, oui, sait plus trop ce qu'il faut dire à C'est oui, vrai. <rire> en tout cas mmh. ce qu'on sait c'est que ce samedi ce sera assez couvert hein, sur les régions au nord de la Loire, hein. de la Bretagne jusqu'aux frontières belges. Les éclaircisses se feront rares et puis on pourra même voir quelques gouttes le long de la Manche dans l'après-midi. Au sud, la matinée sera globalement ensoleillée mais ça va se charger hein, dans l'après-midi. Des Pyrénées aux Alpes avec localement des averses aussi et quelques coups de tonnerre sur les reliefs de la Vendée à l'Alsace et sur la d'Azur et la Corse, on gardera le soleil. Euh, retour d'un temps estival, ce sera à partir de lundi. Hein. Il fera beau sur tout le pays. Les températures euh, maximales, demain 20 degrés à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 pour Nantes et Biarritz, 25 degrés à Paris, 26 pour Montpellier, 27 degrés à Nice et Bordeaux, 29 à Perpignan, 30 pour Strasbourg, Clermont-Ferrand et Bastia, 31 à Toulouse et 32 pour Lyon. Et avec le même Valentin Mailleux. Je retourne la casquette. Voilà, il retourne la casquette et devient notre expert circulation, à 3h du matin tout pile, comment roule-t-on en France Eh bien, ça se charge un petit peu, ça y est, hein, vous êtes ah. à, sur la route, notamment sur la 10, à l'ouest et de plus en plus chargé d'ailleurs en arrivant sur Bordeaux, 5 km de ralentissement en cause d'un accident d'ailleurs, en arrivant sur Bordeaux, prudence, nous dit la communauté euh, Coyote, un petit peu plus haut toujours sur la 10, en direction du sud c'est aussi ralenti, autour de Tours avec 3 km vraiment assez compliqué hein, pour passer euh, la ville de Tours Comptez presque une heure supplémentaire déjà sur votre parcours au total sur la 10. Dans le sud-ouest C'est toujours au Pays Basque que c'est compliqué, avec encore 1h10 de parcours entre Bayonne et la frontière espagnole sur l'A63, vous êtes nombreux en ce moment. Et puis à l'Est, certains auditeurs nous le disaient hein, sur le hashtag GrandRushRMC, le trafic est de plus en plus dense sur l'A6 en direction du sud, et notamment entre Beaune et Lyon en ce moment. Prudence évidemment sur les routes, on n'oublie pas les pauses toutes les deux heures. Et bon courage bien sûr sur la route avec RMC. RMC Et puis il euh, y a justement, il y a Nourdine qui nous écrit sur, euh, par mail hein, sur euh, grand euh, Salut l'équipe pour info, moi je suis sur la 7 entre Montélimar et Valence en direction de Lyon et ça commence à être chargé. En face, une guirlande de phare depuis une demi-heure. Racontez-nous vos conditions de circulation par mail sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous, pour nous raconter. Et tiens d'ailleurs, racontez-nous un petit peu. Moi j'aimerais bien que vous nous racontiez si vous avez eu voilà, un trajet cauchemar. C'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Je sais pas, un gros pépin sur la route. Moi j'ai une histoire. Un truc avec exemple. des galères euh, qui se Ouais, c'est ça, voilà. Alors, on, vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Mon cher, il est 3h1, c'était RMC. Vous êtes en plein grand rush, les amis à la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC Le Grand Rush, François Sorel. On va danser. Le boulot, boulot. Barthélémy Bolo. Eh moi j'ai ma chanson, hein. moi j'ai ma chanson. On va danser le boulot, boulot. Eh oui, la chanson Le boulot, boulot. Un pied dans l'air. Un pied dans l'eau. Le c'est une grande chanson. Ah bah tout le monde n'a pas sa chanson sur Anne, c'est C'est vrai. Moi j'ai vu la chanson familiale. Depuis que j'ai découvert cette chanson, euh, le bolo bolo, c'est toutes les fêtes de famille, euh, on, on, on démarre comme ça. C'est pas mal. Tiens, on salue Aurélien qui nous a envoyé un petit tweet il y a une vingtaine de minutes et qui nous dit, euh, voilà, il est 3h moins le quart et je suis toujours là, je vous écoute depuis hier 14h et j'espère euh, tenir jusqu'à ce soir 20h. Aurélien, voilà. Merci, c'est très sympa des auditeurs qui... Vivent la même expérience que nous. Euh, et J'envoie une photo avec... Euh, voilà, lui il tient avec du café apparemment. Hein. Oui, il nous a fait une petite photo. Il a l'autoradio, enfin la, la radio, tout simplement, et puis euh, du, du café. Voilà, bah, écoutez, euh, c'est ce qu'il faut. Hein. Ah, il y a Dominique, par contre, qui nous dit prévoyez une piqûre d'adrénaline pour le médecin qu'on est en train de perdre. Non, mais non, hein tout va bien, Christian Ricard <rire> Tout va extrêmement bien. Bon, ben voilà, écoutez. J'ai ma bouteille d'eau et je m'hydrate. <rire> il faut qu'il s'hydrate. C'est ça. Il, il, faut aussi... il ne boit pas de l'eau, il s'hydrate. Un il... médecin il... s'hydrate. Oui, alors que nous, on boit un coup, quoi. Tout simplement. <rire> non, mais c'est ça. Euh, Christian, Si on est cas, le soir, quand il va boire un apéro avec des potes... Allez, les gars, on va s'hydrater C'est ça Nous, nous ça, l'apéro Allez, viens boire un coup Allez, un petit apéro Avec modération, toujours Et oui, mais attendez, c'est 9 ans d'études, hein 9 ans d'études, c'est ça, la différence 17 ans d'études Ah, non, alors la bon. 17 ans d'études. 17 ans, je ne sais, sais même pas ce que ça représente. J'en ai, ai fait 7 et déjà je trouve ça très long, vrai. mais 17. Bye, <rire> aïe, aïe. Euh, Nous avons Fabrice qui est avec nous au 32-16. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, vous êtes parti de Rodez tout à, fait. à 20h et vous à allez tout au tout. Portugal. On va chez les champions d'Europe. Tellement, merci, merci Fabrice, ça, sympa, sympa, sympa de rappeler. Quel coin du Portugal Il fallait que je la place. Oui, forcément. De toute façon, tous les auditeurs portugais qu'on a eu depuis le début de l'émission, tous me rappellent. c'est joué champion. Voilà, et vous avez fait le malin. On vous offre un autocollant RMC. Ça sera votre cadeau. Voilà, merci. Je vais laisser mon amour fermé. Bon, et vous allez donc au Portugal, mais où vous demandez Christian Riquia Alors donc on part sur Erysara. À 30 km au-dessus de Lisbonne, en bord de mer. Pas mal! Vous êtes originaire Donc, du Portugal? Autre... Pardon? Vous êtes originaire du Portugal ou vous y allez euh, oui, comme tout ça? Tout à fait, mais je, je suis originaire plutôt du, du nord du Portugal. Et là, cette année, avec euh, un couple d'amis, on va leur faire découvrir euh, ben, ce beau pays. Très bien! C'est cool! Parfait! Et euh, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces trois semaines au Portugal? Alors la première semaine, donc nous serons sur Ericeira euh, donc on va finir au surf, découvrir Lisbonne, manger les bonnes choses, et puis après on remontera sur le nord du Portugal pour euh, visiter Porto et les Alentours. Ouais, la gastronomie portugaise, il y a la vallée de, du, du Douro aussi par là-bas. Voilà, la vallée du Douro. Donc, on va essayer de remonter un petit peu en bateau en partant de Porto. C'est très beau, là. Il peut que la côte très, très, très belle. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire non, ça. Mais alors, là, la vallée du Douro, ouais. c'est un truc hallucinant. C'est tellement et beau. Et après, on va... Mieux que la course ouais. C'est pas mal. Ah. Et oui, dites-moi, vous, vous, racont... vous disiez, Fabrice Excusez-moi, parce que ça coupe un petit peu. J'ai je... pas entendu la question. Vous, vous étiez en train de dire quelque chose, Fabrice. On vous, on vous a coupé. On, on est des vrais people. Ouais. Non, hein. je vous disais qu on allait, on allait faire euh, certainement la vallée du Douro, mais en bateau. Oui. Et après, donc, on visiterait des euh, villes de Limitrof, Braga, euh, Guimaraes, toutes les villes qui sont, euh, qui sont assez proches, finalement, de Porto. Très bien. Vous bon, chance. Écoute, voilà. Donc, vous avez la banane. Vous êtes heureux. Tout va bien. Ah oui, ça roule oui, bien, on Fabrice est heureux, on, est, on est encore... Euh, bon, on est, on est bien éveillé. Ça fait un petit moment qu'on roule, mais euh, on vient de changer de pilote. Là, c'est ma compagne qui, qui est au volant. D'accord. Donc euh, tout va bien, il y a beaucoup de monde sur la route Vous êtes où exactement là pour, pour on puisse, Alors puisse euh... on a passé, euh, passé Vitoria, on est à 5 km de Burgos D'accord, ah, de Burgos Ça c'est euh, ça c'est en Espagne C'est euh, c'est quoi, c'est Castillaon Non, c'est ça, c'est pas ça C'est deux heures après la frontière Donc euh, française, on va dire grosso modo D'accord, et donc il y a du monde Il y a du monde, oui C'est vrai on a l'habitude de descendre tous les ans au Portugal Mais là cette année, euh, c'est chargé D'accord. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de l'information parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français hein, qui partent soit vers l'Espagne, soit le, le, soit le Portugal. Et la météo, le poids trafic ne s'arrête pas qu'à la France. Hein, il faudrait, faudrait, faudrait, il ça. faudrait y penser ça. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il va falloir, par exemple, un jour, faire partir un un Aïs euh, plus, de Nez. Voilà, par exemple en Italie ou encore plus loin. Euh, voilà, ça serait sympa. Mais bon, eh oui, ça serait pas, bien. Pas, ça. <rire> Déjà qu'elle a mis très très longtemps pour aller jusqu'à Randay. Tu en as plus de nouvelles d'Anaïs <rire> Ouais, on l'a perdu. Je crois qu'elle a, a, a décroché. Elle s'est dit, j'en ah, ai marre. Oui, parce qu'en théorie, à 3h07, Et... elle devrait être arrivée à Randay. Et si on l'appelait Ah, écoutez, alors là, je ne sais ah pas. On va, euh... de la... on va essayer de rappeler Anaïs. Est-ce qu'on peut essayer d'appeler Anaïs oui. On va voir. On ouais, va fou, voir. Fou. Sylvain, Alban, peut-être Thomas, on va essayer de voir Mais ce fou, qui se passe. Que... Espérons qu'on pas, qu ne la réveille pas. Hein. Euh, Fabrice, merci. Bonne route. Et merci à vous. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances en portugais. Oui, oui. Donc, bołe férias para todos i y muita coisa boa para gente i na RMC. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Farge, je suppose, że to jest, że to jest, że to rush. de Au grand, grand rush. Au grand rush. D'accord. Oui, tout bête, oui, tout <rire> Merci beaucoup, Fabrice. Je vous souhaite une très bonne Merci. route à vous, en tout cas. Merci, Merci Fabrice. Beaucoup. On envoie un petit bon cadeau à Fabrice ou pas, euh, euh, monsieur, monsieur Barthélémy Bolo, Fabrice, le, roi, le roi de l'armoire? Ah, je rouvre mon, je rouvre ma, voilà, ma, ma mon armoire. Moi, je vous, elle est interminable, cette armoire. Ah, quel roi <rire> Oh c'est pas possible, c'est vraiment flippé je vous, en, je vous envoie une paire de lunettes Fabrice Comme ça ce sera parfait Pour aller sur le bateau Parce que faut faire attention hein, sur le bateau Parce que l'eau, le, la lumière du soleil sur l'eau C'est très très fort pour les yeux Et ça peut bon, être dangereux Donc il faut magnifique. pas oublier de mettre la paire de lunettes sur le bateau Quand euh, Barthélimo Bolo se transforme en ophtalmo les amis, ça ah, Je suis multi compétences Multi c'est -compétence. toutes ces années d'études Multi tâches euh, J'en je... <rire> profite pour... Euh... Pour parler de euh, Gadiane qui nous euh, qui nous écrit sur hashtag euh, Grand RMC sur Twitter pour donner un petit une petite information de circulation elle est sur la nationale 2 dans le sens province Paris euh, de Compan vers euh, Mitrimori il y a un véhicule léger impliqué un accident donc un poids lourd aussi donc faites attention si vous êtes euh, si vous êtes dans ce coin euh, si vous si vous roulez il y a aussi Julien qui nous écrit sur euh, sur euh, le mail euh, Grand rmc à base RMC.fr trajet galère pour moi pour aller au travail beaucoup de monde roquette Bordeaux, voilà. Soyez, soyez vigilants là aussi. Et tiens, je, je vous en parlais tout à l'heure. Je t'en parlais tout à l'heure. On va se tutoyer, ça sert à -y, rien. y euh, Je t'en parlais tout à l'heure. J'aimerais bien que vous nous racontiez euh, vos trajets galères, les trajets cauchemars. Oui. Euh, si vous avez eu voilà un énorme pépin, une énorme galère. Euh, moi, je vais vous raconter le mien. Je, je faisais Nantes-Bordeaux. Euh, Nantes-Bordeaux, oh, d'accord. Nantes-Bordeaux, Nantes ça ça va, va, c'est euh, plutôt raisonnable. Oui, c'est 4 heures. Ça va. Euh, voilà. On avait un rendez-vous l'après-midi. On allait à l'opéra, voir Carmen à ah, Bordeaux oui. avec mes parents et mes frères et sœurs. C'est dans un, dans un Combi Vosdagen, vous voyez la, la forme un peu d'un ah, c'est une très grosse bagnole, ça fait 8 places, euh, bref, et on prend la voiture, et puis bon, euh, petit à petit, on a du mal à rouler, et puis il y a du mal à passer les vitesses, et en fait, on se rend compte que la boîte de vitesse perdait de l'huile. Euh, résultat, il a fallu s'arrêter pendant tout le trajet, toutes les 15-20 km, pour remplir d'huile la boîte de vitesse, pour éviter qu'elle nous lâche vous sur aviez, la route. Vous aviez un bidon d'huile. Et on avait acheté du coup un bidon d'huile, parce qu'au début, mon père ne savait pas trop ce qui se passait. Ouais, etc. Oui, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Ouais. À l'aire d'autoroute, il y avait un garage, je crois si je me rappelle bien, qui nous a dit, qui dit bah, bah, non, enfin, soit vous appelez une dépanneuse et vous ouais. faites embarquer le camion, bah, non, nous, on va, on a un rendez-vous cet après-midi, on va à l'opéra. Donc, donc mettez de l'huile. Euh, mettez de l'huile et ça devrait tenir sur la route. Résultat, on devait avoir largement le temps de manger pour arriver sur Bordeaux. Ouais. Donc, on n'a pas du tout eu le temps de manger et on est pris un petit sandwich vite fait avant de avant de pouvoir assister à d'ailleurs un superbe opéra à l'opéra de Bordeaux. Vous Carmen. avez pas raté le début de enfin vous avez pas raté l'opéra. On n'a pas raté l'opéra mais par contre ça a été compliqué pour rentrer parce qu'on a dû rentrer l'autoroute c'est 130 on a dû rentrer à 80 km/h quelque chose comme ça <rire> parce que mon père n'arrivait plus à embrayer bien oh la boîte de vitesse, ça patinait tout seul. Voilà, donc ça a été un peu le, ça a été un peu l'inquiétude pendant tout le trajet aller et tout le trajet retour. Voilà, bah racontez-nous un peu vos vos voyages cauchemars, je sais pas, peut-être que vous avez été obligé de dormir sur une aire d'autoroute, peut-être que vous avez oublié la Moitié, euh, la moitié de vos choses euh, sur une aire d'autoroute peut-être quelqu'un sur une aire d'autoroute je ne sais pas ah, moi j'en ai une ah j'étais tout petit mes parents euh, avaient une Peugeot décapotable à l'époque qu'ils avaient acheté d'occasion c'était déjà une vieille voiture et euh, donc j'étais à l'arrière etc et on roulait et euh, le souci qu'on a rencontré c'est que cette voiture avait euh, reçu un plein d'essence Avec de l'eau, c'est-à-dire que de l oui, c'est-à-dire que le... dans la cuve de, de la station-service où on avait fait le plein, il y avait de l'eau. Euh, je ne sais pas, pas comment bon ils étaient. Voilà, l'essence n'était pas, pas de bonne qualité. Et les injecteurs, boum. Vous... Et alors on part en voiture, etc. Euh, puis alors bon sur les routes de Corse, autant vous dire que bon voilà quoi, vaut mieux ne pas tomber en panne hein, parce ouais. qu'autrement c'est un peu compliqué. Et, et d'un coup évidemment on tombe en panne et on se retrouve perdu en plein milieu de la pampa euh, avec une voiture qui ne roulait plus euh, qu'on ne pouvait même pas pousser parce qu'elle était hyper lourde. Mon père qui commence à engueuler ma mère, ma mère qui commence mais à qu engueuler mon as père. Fait mais non c'est toi qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as mis de la flotte Qu'est-ce qui se passe Mais voilà on savait même pas ce qui se passait en fait. On savait pas ce qu'ils on savait pas que c'était lié au plein d'essence. On l'a su après, quand ils ont siphonné le réservoir et qu'ils ont vu qu'il y avait de l'eau dans, dans l'essence. Et donc, je pense qu'on a dû mettre, au lieu de, de, de faire le trajet Porto Vecchio à Jackson, on met trois heures, on avait dû mettre, je crois, 6 heures ou 7 heures. On était rentrés, c'était en pleine nuit, etc. Enfin bon, c'était bien y sympathique aussi. Il n'y avait pas climat à l'époque, il y avait pas tout ça. Il n'y avait non. pas la, les, les consoles de bon, jeux pour tenir le temps, il n'y avait pas tout ça. Non. Il n'y avait pas Twitter. Non, il y avait <rire> il n'y avait pas tout ça. Mais bon, finalement, avec le temps, ça fait des souvenirs plutôt sympa il y a, y a Thomas oui. qui, alors, qui nous a rejoint vous vous rappelez hein, qui nous a fait le quiz tout à l'heure euh, d'ailleurs on cinéma. vous attend toujours hein, pour le quiz ciné hein. oui bien sûr moi, on je... va rejouer tout à l'heure au quiz ciné donc on recherche deux fans de cinéma qui veulent jouer avec nous euh, euh, et voilà on va vous retrouver d'ici quelques minutes ouais, dans un petit quart d'heure je, je voulais juste rebondir sur les, les, les galères comme ça ouais. moi, c est, c est, alors c'est pas moi personnellement à qui c'est arrivé mais à, à ma fiancée qui euh, j'ai une fiancée j'ai une fiancée et, et que... je suis un heureux papa exactement tout à fait <rire> Que j'embrasse fort Et elle m'a raconté que quand elle était petite Elle était haute comme trois pommes Trois ans, elle a été abandonnée sur l'air d'autoroute Ils l'ont oubliée sur l'air d'autoroute Ils ont roulé 20 km Et en... ils se sont rendus compte au bout de 20 km Qu'ils l'avaient oubliée à la station, station essence de, de l'air d'autoroute Ah sympa Voilà, c'est tout sympa. Elle a été oubliée Ah oui, carrément Mais Ça l'a marqué apparemment euh, Oui, traumatisée je pense Quelle ah, horreur, horreur. Non mais l'horreur Ça veut dire une angoisse absolue Non mais j'ose n'ose pas l'imaginer quoi Une gamine de 4 ans. <rire> c'est ça. Euh, chérie, euh, y t'as y porté du la glacière? <rire> ah, on a la glacière, mais on n'a pas la fille, <rire> Oh là là, on l'a oublié sur l'autoroute. On, on croit que c'est une légende urbaine, que non, ça n'arrive jamais, mais ça, ça arrive vraiment. Ça, ça arrive, bien évidemment, hein, Bien Et sûr. Ça l'a traumatisé. Mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais parents, <rire> non, pense Il y a une espèce de flottement, là, comme ça. Bon, Il y a dans ce non, non, non, non, beaucoup à dire. Oui, c'est vrai. Alors là, Oui. <rire> sans doute alors peut-être enlever le casque et discutons ah Attention, parce que de, ah. avec les 17 ans d'études, il y a aussi quelques années de psychologie, mon cher Thomas. <rire> oh là là, mais il est 3h15 là, oui, je ne suis, suis pas, pas sûr de... Les euh, beaux-parents sont tôt top. Le problème, c'est que si, la, si ça lance les... sur un canapé, il dort direct, donc euh, je ne suis pas sûr que la séance soit profitable. <rire> non, ce n'est pas bon. <rire> euh... donc, voilà, Racontez-nous <rire> tout ça. Dites-nous sur, euh, dites sur, euh, voilà, sur Twitter, sur euh, Facebook, euh, vos aventures de vacances, vos pépins de, de, de trajet, vos galères, vos voyages cauchemars. Racontez-nous racontez tout ça. Exactement. Et euh... oh, Moi j'ai une histoire à raconter Allez-y, ah, crée, crée, crée, crée, crée Premier voyage en R8 avec mon papa adoptif Pour aller à Rome Passage à la frontière Une R8 pleine Comme un seau de noix Et n'en pouvait plus quoi et et A la de frontière, noix. Il faut deux moi, heures très, très et demie à plein. trois heures Où tout a été enlevé Pour contrôler s'il n'y avait pas des choses. Oui, illicites, illicites, illicites, ça, illicites. Bien sûr, bien sûr. Ouais, il y avait effectivement des, euh, choses des poteries, des, des, des, des lustres de robes, enfin, des choses de famille, euh, tout simple. Et puis ça, on est resté à la frontière au moins cinq heures à attendre. C'était épouvantable. Un pied interminable. Et, oui. Et c'était l'époque où euh, le douanier devant mon papa boulanger mangeait, mangeait nos noix devant nous, <rire> ah bon en disant bah, on va, on va avec continuer. un petit air sadique voilà, un peu. Ça. Ma sœur dormait, moi je dormais, c'était épouvantable. Ouais, C'est un peu, le, un peu l l du, le zèle du douanier. Un quoi. peu pervers, polymorphe. Euh... Et oui, mais ça, ça arrive. arrive hein. Voilà. On a tous connu ce genre de situation. Euh, il est 3 h et quart. Vous êtes sur RMC, c'est le Grand Rush. Je vous rappelle que, évidemment, nous sommes en direct et que nous vous accompagnons tout au long de cette nuit et même tout au long de cette journée de samedi qui est entamée. On est là jusqu'à 20h pour vous accompagner sur la route de vos vacances. C'est le chassé-croisé de l'année. Pour tous ceux qui ne partent pas en vacances, voilà, sachez-le, Bison Futé voit noire. cette journée. C'est à cette occasion que RMC casse sa grille des programmes et vous propose tout au long de la journée, mais aussi tout au long de la nuit, ce rendez-vous exceptionnel, qui est le Grand Rush. Seul RMC vous propose 30 heures d'antenne en direct pour vous accompagner sur la route des vacances. Et si vous voulez témoigner parce que vous êtes sur la route justement à cette heure-ci, le 32 16. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous offre des cadeaux à partir du moment où vous passez sur l'antenne. C'est Barthélémy qui a la serrure de la, ah, de la grande armoire. De Qu'on n'ouvre pas pour l'instant. Ah bah non, elle reste fermée. Ah non. Pour l'instant, elle reste fermée, elle peut s'ouvrir faut... tout le temps. Voilà, et puis il faut des biscottes pour l'ouvrir, parce qu'elle fait du bruit, croyez-moi. Euh, Karine est avec nous. Bonjour Karine. Karine, vous êtes là Karine n'est pas là Mais c'est pas grave, si Karine n'est pas là, on va la rappeler dans un instant. Et comme il est 3h17, qu'est-ce qu'on fait On fait un point sur euh, la circulation là, avec euh, Valentin. Ça quelle heure normalement Valentin Ah bah c'est l'heure là C'est l'heure, on, on y est, est presque. Bah voilà, moi je il vous ai vu arriver, je me suis dit ça y est, il a laissé tomber son Pokémon. <rire> <rire> Pokémon toujours pas, hein, à gauche, hein, non, ma gauche euh... On a perdu euh, le non. Pokémon de Christian ah, Christian <rire> toujours pas, ça marche pas Et oui tiens, vous jouez à Pokémon Go euh, Appelez-nous et dites-nous un petit peu euh, Voilà, si vous êtes devenu Complètement dingue avec ce jeu Si vous avez perdu tout euh, toute relation sociale euh, Voilà euh, On vous attend là aussi au 30 de 16 Si vous voulez témoigner 3h17, allez on se fait un point sur la circulation Maintenant, c'est parti Et c'est avec Valentin Mailleux. Et en Ile-de-France d'abord, et c'est vous qui l'avez signalé hein, sur le hashtag Grand Rush RMC Prudence sur la N2 en direction de Paris avec un accident à hauteur de Mitrimori. Prudence également avec un autre accident cette fois-ci sur le périphérique extérieur entre Porte de Bagnolet et La Chapelle avec un accident cette fois-ci signalé par la communauté Coyote. À l'ouest, l'A10 est de plus en plus chargée. Hein, maintenant. Des ralentissements autour de Tours et puis en arrivant sur Bordeaux, 5 km vraiment compliqués. Euh, comptez déjà une heure supplémentaire sur votre parcours sur la 10 en ce moment. Dans le sud-ouest toujours euh, le Pays Basque hein, et euh, la frontière espagnole. Difficile de rejoindre la frontière espagnole sur la 63. Encore une heure de temps de parcours, nous dit la communauté coyote. Hein. Très nombreux euh, depuis Bayonne pour rejoindre donc la frontière espagnole. Et puis à l'est, le trafic de plus en plus dense également sur la 6 en direction du sud, notamment entre Beaune et Lyon en ce moment et puis sur la 7 également. Ça y est, ça commence à se charger pas mal euh, entre Lyon et Orange. Prudence évidemment sur les routes. On n'oublie pas de faire des pauses. Bon courage sur RMC.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 C'était en concert euh, hier soir à Jaxio. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a parlé, qui est un auditeur qui a été voir Exactement. Kenji avec son fils Christophe, euh, qui est allé voir euh, Kenji à Jaxio euh, pour lui faire plaisir. Euh, merci d'être avec nous. C'est le grand rush. Bon. Vous êtes en direct et vous pouvez à tout moment intervenir au 32 16. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec des petits bonjours. cest à celui de Benjamin, par exemple, euh, qui, est, qui nous dit « Courage, euh, présent avec vous jusqu'à jusqu 8h euh, en ». Anteche en euh, qui nous dit euh, « Sans vous, j'aurais pas la force à faire toute cette route Paris-Murie, 1256 km. Ouais, je, moi c'est je vraiment je vous souhaite je vous souhaite bon courage euh, et qui nous dit aussi je vais pas tarder à rentrer en Espagne et c'est qui me donne la force de continuer vous êtes au top. Bah c'est très gentil. Merci pour vos petits messages d'encouragement qui nous vont droit au cœur ça nous fait plaisir de lire euh, voilà, tous ces petits tweets le hashtag Grand Rush RMC ou bien par mail grandrush.rmc.fr et puis le 32-16 si vous voulez euh, tchatcher avec nous c'est le moment ou jamais euh, c'est vrai que c'est des moments privilégiés qu'on vit ensemble hein. Euh, voilà on est en direct tout au long de cette nuit euh, et on peut discuter alors que Christian mange une brioche qui me donne bien envie je pense que je vais laisser Barthélemy Bolo gérer la, les prochaines minutes et s'il reste une brioche je veux bien me... Ah, je crois qu'il en reste me euh, tester. Pour... Il en reste au fond. Bah, écoutez, on va retrouver tout de suite Karine. Oui, Karine. Karine qui est, qui est là. avec nous. On a réussi à la rappeler. Bonjour, Karine. Oui, bonjour. Bonjour, Karine. Dites-moi tout, où est-ce que vous êtes vous, vous rentrez de vacances, vous, par contre, c'est fini les alors, vacances Oui, moi, j'ai fini les vacances. Là, je rentre. Donc, là, je suis entre Vierzon et Tours sur la 85. Ça roule super bien. Voilà. Et, ben oui, c'est déjà fini. Ah, c'est déjà... y monde. Il y a du monde dans l'autre sens, par contre. Ah, pour partir, il y a du et monde, oui, alors. Bien sûr. Ouais. Bien. Ouais, ouais. Vous étiez où en vacances Alors nous on était à Port Barcarès. C'est où ça, Port Barcarès? Port Barcarès c'est dans le sud-ouest, pas très loin de Canon-Roussillon, Argelès, euh, Argelès-sur-Mer, euh, dans le coin là quoi. D'accord, et c'était des bonnes vacances? Ouais, super bonnes vacances, euh, bah, soleil, euh, belle rencontre aussi. D'ailleurs, euh, à nos amis belges, ils sont sur la route aussi, donc euh, si vous, vous entendez, on leur passe un petit bonjour. Voilà. Pour, pourquoi une belle rencontre? Bah parce que voilà, c'est pas souvent euh, Enfin, là, c'est pas souvent qu'on rencontre des gens comme ça. On a bien sympathisé, on a vite accroché. Euh, on a prévu de se revoir. Donc euh, voilà, ouais, c'était bien sympa. Mais comment, comment est-ce que vous, vous étiez au camping Vous étiez dans un gîte Comment voilà. est-ce que vous vous avez rencontré en fait, on, était, on était en camping et euh, bon, bah, nos enfants étaient du même âge. Et voilà, ça s'était euh, naturellement... Euh... Ah, c'est ça. Voilà. ça vous, êtes, vous êtes autour à... de l'apéro. Ah, ah, bah oui, forcément. Tout le monde se retrouve, oui, tout monde bien. Se retrouve bien autour de l'apéro, forcément. Ah oui, for forcément. On, po on pose un petit, une petite bouteille, on invite les voisins euh, du ah, mobilier voilà. d'à côté ou de la tente d'à côté de, de rejoindre et de venir partager. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, ça s'est comme ça. Et euh, bah ouais, belle rencontre. C'était bien sympathique. Et... Vous, Donc, êtes euh... vous êtes habité de Port-Barcarès, c'est un peu la, la destination que vous allez chaque année. Comment ça se passe Ah non, non, on change tous les vents. L'année dernière, on était du côté de Valras et là, on est descendu un peu plus bas et là, je pense qu'année prochaine, on descendra encore plus près de l'Espagne parce qu'on est allé faire un petit tour, c'était bien sympa aussi. Toujours le sud-ouest, j'ai l'impression. Ouais. ouais, ouais, voilà. Plus dans le sud-ouest. Bah, vous pourriez tenter la Bretagne aussi, c'est sympa la Bretagne. Ouais, non, la Bretagne, euh, c'est sympa, mais euh, on aime bien le sud. <rire> Pourquoi je sens, je sens un petit côté, euh, la Bretagne il pleut tout le temps, je, je sens un petit peu ça, je me trompe disons, ou pas Karine Disons qu'on est du Mans, il pleut, il pleut beaucoup, et euh, voilà, la Bretagne, on a notre belle-sœur qui habite, il pleut, elle nous dit qu'il pleut quand même beaucoup, beaucoup, et donc nous on cherche le soleil quoi. La Bretagne est un pays magnifique, sure. je suis totalement oui, d'accord. Et vraiment, les cinq mais... départements bretons euh, arborent à peu près une vingtaine de bassins de vie, tous plus beaux les uns que les autres. Non mais les amis, je suis d'accord, mais je rejoins quand même un peu la vie de Karine. Si on ah prend oui. les statistiques, d'accord, et qu'on veut un endroit où il y a un peu de soleil, il y a on ne va pas choisir Bretagne. la Bretagne de manière naturelle comme ça, instinctive. Oui en en juillet-août, les Bretons ont froid parce qu'ils éteignent le chauffage. Ah oui, c'est pour ça. Voilà. Ouais. Non, non, mais Karine, je vous comprends. Hein. La Bretagne voilà. est très belle, ça c'est oui. sûr. Mais si, oui. on voilà. veut, si, on veut du, si on veut la garantie du soleil, vaut mieux aller un petit peu dans le sud, quoi. C'est tout. Oui, oui, voilà, c'est oui, ça. Oui, oui. C'est voilà. du bon sens. Et, et vous êtes parti à quelle heure Vous pensez arriver à quelle heure, Karine Du coup, il vous reste combien de temps de alors, route là, là, On est parti vers 21h et euh, on pense arriver aux alentours de 5h du matin, à peu près. Ça... Normalement, 5h, on est arrivé. Il vous reste encore une bonne, une bonne heure et demie de route, alors C'est ça, voilà. On va faire une petite pause, je pense bientôt. Là, ouais, là vous êtes vous êtes sur la route, c'est votre votre mari peut-être votre compagnon qui conduit. Voilà, c'est mon compagnon qui conduit, et, euh, moi je suis à côté euh, et on vous écoute. Voilà. Et, et justement, alors moi j'en parlais, je ne sais pas si vous avez entendu, on parlait des, des, des trajets cauchemars, des, des des trajets ouais vraiment où nous arrive une grosse tuile. Est-ce que ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé déjà, Karine, ou ou alors très simplement à chaque fois que vous avez pris la route, tout s'est très bien passé, et vous n'avez jamais eu de soucis. Non. On a, pour l'instant, on n'a jamais de soucis. On ah, la euh, chance. Sur la route, en tout cas, il y a juste qui nous arrive un petit bémol en vacances, c'est qu'on s'est fait voler nos ah. lecteurs DVD de portable pour les enfants à la plage, mais euh, c'est tout. C'est tout ce qui est. Enfin, voilà, le seul bémol des vacances. Ça, c'est embêtant. Partage... Ouais, bah oui, pour les enfants. C'est pour ça qu'on est parti de nuit. <rire> ah oui. Les ah, ouais. pauvres. Alors, comment vous faites pour les, les occuper là Ah bah là, ils, ils, ils dorment. dorment. Ah, bah oui, ils dorment. Là, ils dorment, parce que normalement, on devait partir demain matin. Et euh, du coup. Euh, on, est, on a décidé de partir euh, voilà, hier. D'accord. Karine, on va vous envoyer un cadeau Oui, c'est bon. D'accord si. Un voyage en Bretagne. <rire> un voyage en Bretagne <rire> Au mois de novembre. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir du soleil Karine, ouais, en plus. c'est <rire> pas mal, non Ouais super. Voilà, on vous offrira une doudoune avec. C'est euh, quoi ces choses anti bretons Non mais, mais c'est pas, pas possible. Ça. Non, oui, non, il fait beau c est c est Oui, il fait chaud en Bretagne. moi j'y vais en Bretagne quand j'ai des vacances. Il fait beau, il fait chaud. j'espère bien que vous adorez les brettons. C'est être taquin, c'est tout. Oui, bah oui, mais je sens. La Bretagne un peu générale. Mais pas ça. Je suis pidermique sur la Bretagne parce que tout de suite on critique le temps. c'est magnifique la Bretagne. Non mais dès qu'on parle du temps. Voilà, on est d'accord, on est voilà. d'accord, Karine. Et vous avez et vu, hein, Barthélémy, il réagit comme ah je tout. Suis... Il se sent un peu suite, coupable, euh... quand même. Parce qu'il se dit, oh là là, il parle du temps, oh là là, il pleut, etc. Bon, on vous embrasse et on vous envoie un cadeau. On va on va vous faire un petit cadeau, Karine. D'accord On va vous envoyer des livres, euh, Karine. Allô Karine, eh ben Karine, c'est pas grave. Karine, vous restez bien à l'antenne quand même Karine pour qu'on puisse vous donner... Vous nous votre adresse, pardon. Exactement. 3h27, Christian Eccat, toujours à nos côtés. Christian, ça va Parfaitement, ma brioche était remarquablement bonne. Alors écoutez, oui, euh, la mienne aussi, mais je l'ai pas terminée, tiens. Hein mais c'est très bon et puis rappelez-vous dans quelques minutes on fera aussi un quiz euh, cinéma euh, si vous êtes un fan de cinéma appelez-nous et il y aura des très beaux cadeaux à gagner, comme, comme toujours vous pourrez jouer alors choisissez hein, tout à l'heure c'est François Sorel qui a gagné avec une superbe un superbe dernier point sur les valses. Ouais, ça s'est si... voilà. joué à quelques alors, rien secondes rien du tout ouais, rien ouais, du ouais, tout j'ai tout fait joué. pour défendre Mickaël sur mais... Lyon, oui. rien ouais. du tout bref voilà. dites-nous euh, appelez-nous pour pouvoir participer à ce quiz ciné 32 16 évidemment. Voilà et puis le 32 16 aussi pour témoigner. Euh, si vous êtes sur la route des vacances, si vous avez des anecdotes de voyage, euh, un voyage qui s'est transformé en cauchemar, appelez-nous dès maintenant 32 16. On a aussi le hashtag Grand Rush RMC et on accueille William qui est là. William. Bonjour William. William. Donc c'est bonsoir, bonjour pour vous comme on dit. Euh, ouais, je, je cette dirai, situation. Bah à cette je dirais. Master, si je dirais bonjour moi, mais ah bon bah oui c'est bonjour. Bah, il est 3h30. On va, on va pas vous vexer, on va vous dire bonjour. Alors. <rire> Comment ça va, William Ça va très très bien. Et vous Bah écoutez, ça va. On tient le coup. Et le s'hydrate. François saurait ca... le s'hydrate. Oui, on est obligé de s'hydrater. Du, du café, du café, du café. C'est ça, du café, de la brioche, du café, de la brioche, du jus d'orange, du café, de la brioche. Et des Comment bonbons. Ça Et des bonbons. Moi, je, je ah. suis au bonbon, là, je vous avoue. Et voilà, ça, c'est pas beau, hein, Barthélémy, Bolo. Non, je sais, j'aime me faire taper sur les doigts par Christian. Euh, William, alors, racontez-nous. Vous êtes parti de Saint-Nazaire Oui, parce que moi je rentre, j'étais au Festival des Escales à saint nazaire Oui. Ah sympa, la programmation a été bien installée, non Ah oui, on a eu un Iggy Pop euh, au top de sa grande forme, là, ce soir. Ah sympa Iggy Pop, moi je n'ai jamais eu l'occasion de le voir en concert. Ça donne bien ou pas Parce que des fois on se dit, bon des, des grandes stars comme ça parfois euh, en concert, ça peut donner quelque chose d'un peu moins bien, on peut être un peu déçu. Moi je sais que par exemple j'avais vu euh, Bob Dylan en concert comme ça, mais euh, j'avais été très très déçu, euh, très très déçu parce que finalement il est la voix ne donnait plus grand chose. Ziggy Pop ça ça donne toujours en concert. Alors, la, la, voix, la voix la voix est plus là mais il euh, y a la pression sur scène qui est vraiment très intéressante. D'accord. Après euh, c'est quelqu'un de très extravagant, très très très très bizarre mais enfin, c'est franchement très très intéressant regardez-moi. D'accord. Il, il fait le show quoi. Il fait, ouais, il fait, Pour son âge, il fait le chaud. Je sais pas quel âge il a exactement, mais pour son âge, je pense qu'il n'est pas tout jeune. Je pense qu'il qu aura bien une soixantaine d'années, à mon avis. Euh, il que, pas ça je pense pas Je pense que tête. Google va nous sauver la vie, les amis. Vous <rire> <les> voulez quoi Savoir <rire> l'âge d'Iggy Pop alors, En direct, on cherche alors, attendez, le temps que François pas, parce que ça prend du temps un petit peu. Wikipédia. 9, alors, il est, il est né le 21 avril 1947, donc il a quoi Il n'a pas 70 ans, hein bah, Il a, il presque, a 69 ans. 69, ouais respect pour ce qu'il fait alors, parce que euh, chapeau eh, exactement, et du ouais, coup là alors, parce qu'à qu mon va... avis en plus il doit pas prendre que du bio je je pense que 69 ans Avec euh, tout ce qu'il a dû se prendre, c'est pas mal quand même. <rire> Franchement, je pense... je, Christian c'est un c'est un cas à étudier. Euh, je pense oui. que ce soir, il n'y avait pas que de l'eau dans son dans son, oui, dans son oui, corps. je ouais, pense tout à fait, je pense. C ouais. <rire> oui oui, c'est vrai que il oui, y, les... y avait une pub qui m'avait fait rire, il est pub... vraiment acidifié le bonhomme. C'était la pub du ah, bon coin ouais. où on voyait Iggy Pop justement avec une guitare qui vendait sa guitare et le gars qui était euh qui allait chez hip hop, chez la guitare, je sais pas si vous savez de cette pub du bon coin. Ah si si, je m'en rappelle très excellent, très bien. C'est excellent, <rire> c'est un, un très très beau marketing. Euh, du coup William, comment est-ce que ça roule là, j'imagine, entre, euh, entre euh, Saint-Nazaire et le Puy-du-Fou, ça doit aller comme Astor à cette là Il y a eu un petit peu de monde sur Saint-Nazaire, quand je suis allé ce tantôt, il y avait pas mal de monde sur l'autoroute A83. Ouais logique. Là, l'autoroute A83, pour y, pour y être dessus, c'est vraiment très très fluide. Hein. Il y a un petit peu de monde, mais on n'est pas... C'est très propre, c'est très fluide. Vous partez vrai, récupérer la bague Jeanne d'Arc Non, du tout, non. Au <rire> Puy-du-Fou <plus> <rire> Non, j'habite à côté Puy du Puy-du-Fou. Ouais. Pour vous dire le Puy-du-Fou, je pense que c'est plus facile pour tout le monde de cibler le Puy-du-Fou. Euh... Vous êtes où exactement Moi, j'habite euh, Vendrenne, la brioche Vendrenne. D'accord. Ah oui, magnifique brioche. Alors Je là, vous avez ça. de la chance d'être dans, dans le pays de la bonne brioche française. Oh là là, la, la, la, la brioche, la brioche Vendrenne. Oh là là, la, la, la, la, la, la, la tresse tres Vendrenne. Que... Ah, il, y il y a la gâche. Oh la gâche, c'est la gâche. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Rien à voir entre la brioche et la gâche. La gâche est plus petit, non déjà C'est pas la même mie, c'est pas tressé pareil. Oui, c'est différent. Ça ressemble plus à un gros pain, la gâche, mais c'est un pain brioché, évidemment. Oh là là, vous trempez ça dans le Oui, ça corde. se mange très très bien. Et puis il y a la danse oui. de la brioche quand même. Ah oui, ah, un mariage, ah, ah, c'est une oui. tradition en, en Vendée que je connais pas. Vous pouvez, bah, la, mais... vous pouvez la faire bah, euh, <rire> euh, Non, mais par contre, William peut peut-être <rire> nous en parler. Comment est-ce que ça <rire> se passe vous la danse de la, la brioche En <rire> fait, oh, c'est une grande brioche et les gens de, tournent euh, en dessous, autour et puis. Euh... C'est très, très très très chaleureux, très très convivial, c'est très oh. bien. Ouais, est ça. elle est posée sur une espèce de planche de bois. Y deux... oui. C'est le, le, le marié et la mariée qui la tiennent, c'est ça Oui, c'est ça. Et, et les... après, oui, ça tourne aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et on la fait passer au-dessus de la tête, les gens passent dessous voilà. la, la, la planche, etc. Et et c'est tout à fait ça. C'est Patrick Sébastien qui a inventé ça ou quoi La danse de la brioche Non je pense qu'il s'en est inspiré non, non. par contre tu mes... non, non mais c'est une vraie tradition euh... ah ouais, ouais, C'est une un vraie vrai tradition dans les mariages et des... Mais c'est des énormes brioches oui, genre, des trucs, euh... On parle pas on parle pas de la petite brioche qu'on achète à la boulangerie là C'est un truc ah, qui alors, fait plusieurs on... kilos un... Oui c'est comme une pièce ah ouais. montée quoi C'est un peu la pièce montée vendéenne Tiens on peut dire que la brioche c'est la pièce montée vendéenne Nous avons statué mesdames messieurs Voilà ça c'est réglé La brioche c'est la pièce montée C'est le pétrin vendéen C'est ça. ça, et c'est toujours excellent. Bon, William, euh, vous arrivez dans une heure, formidable. On vous souhaite ouais. une très bonne soirée, une bonne nuit. Merci à vous aussi. Et, et, à, bon très pour vous. et à très bientôt, William. On envoie un Merci petit cadeau beaucoup. à William, Barthélémy euh, bah, Écoutez, on va vous envoyer une paire de lunettes, William. Est-ce que ça vous va Ça va très bien. C'est parfait, je vous envoie une paire de lunettes. Merci beaucoup. Très bonne fin de nuit. Avant, faites attention sur la route, hein, parce que des fois, après la fin des concerts, on euh, <rire> est un petit peu fatigué. À à bientôt, bientôt, oui, euh... Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il est 3h34, c'est RMC. Vous êtes au cœur de ce grand rush. On est là jusqu'à 20h demain. Et euh, on notre mission, <rire> si vous l'acceptez, <rire> parce que nous on l'a accepté, c'est de vous accompagner sur la route de vos vacances pour ce grand chassé croisé de l'été. C'est franchement le week-end le plus compliqué sur les routes de France et RMC a complètement bouleversé sa grille des programmes pour vous proposer cette émission donc unique et spéciale du vendredi 14h au samedi 20h avec Barthélémy Bolo qui est à mes côtés, Christian Réquin notre médecin nutritionniste qui est là depuis le début et qui sera là jusqu'à la fin je ne le remercierai jamais assez et puis Thomas Camacho qui est là et nous allons maintenant attaquer notre quiz cinéma Suite et fin, donc... Okay. Notre deuxième quiz de cinéma. Oui, J'espère que je serai meilleur qu'au premier. J'espère aussi. Alors <rire> attention, euh, nous avons, mesdames, messieurs, Kevin et Serge. Bonsoir, bonjour, messieurs. messieurs. Bonjour, bonsoir. Ah, oui Bonjour, Allo. Kevin. Hello, Kevin, vous bon êtes soir, là Bonjour. Vous, oui, oui, je suis là. Ouais. Ils sont là. Ils bonjour, sont là. Serge. Alors, bonjour. On, va, on va commencer bonjour. par bonjour. qui euh, Kevin. Alors. Kevin, vous nous appelez d'où Alors moi, je vous appelle de la Mayenne. La ou 53 Où voilà. ça en Mayenne hein, Plutôt côté Château-Gontier Ou plutôt Laval Ah ouais Entre Château-Gontier Et Segré Là je suis là En ce moment là D'accord ah, juste, juste à côté de Chio Comme on dit là-bas Ah mais vous connaissez Vraiment bien là ah, ouais, Vous connaissez vraiment bien Le coin là. Ah bah ça m'arrive Ça m'arrive D'aller en, en Mayenne euh, J'ai mon beau frère Qui habite en Mayenne Euh, à côté de, juste à côté de Chio, dans une maison qui s'appelle la Boute Fournée. On salue le beau frère, donc. Ce qui est bien avec le grand roche, c'est que c'est spécial investigation. <rire> on rentre vraiment dans la vie privée des gens. <rire> mais non, mais les on commence à tout savoir sur Barthélémy Bolo. Les auditeurs nous racontent leur vie. Moi, je raconte un peu okay. ma vie aussi, ouais, c'est très normal. C'est très bien. Serge était avec nous aussi. Bonjour Serge. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous On va très bien Serge. Vous nous appelez d'où Alors là, je me suis arrêté dans une station-service, euh, direction Nice. C'est sur la A8, direction Nice. Vous partez, à... vous êtes parti d'où euh, Moi, je suis parti d'Avignon. Je suis chauffeur routier, donc je fais Avignon tous ah, euh, les soirs. Vous êtes chauffeur routier. D'accord, d'accord. Donc, suis un grand fan de chez de vous. Bah, je suis tous, les... tous les soirs. C'est très sympa. Soirs. Euh, Serge, euh, je, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas en vacances, donc vous travaillez là actuellement. Ah alors, bah, je suis au boulot, il en faut. Bien temps. sûr, c'est grâce à vous qu'on est livré, qu'on a euh, nos yaourts en plein mois d'août. Vous transportez Exactement. quoi Euh, moi je suis plus dans la messagerie vous voyez. Donc euh, c'est tout ce qui est pneus, machine à laver, euh, vêtements, euh, ouais, voilà quoi. D'accord, plein de choses différentes alors. Alors vous euh, euh, à laver vous faites le grand écart hein, <rire> c'est ça. ne ouais, Faut pas ouais. se tromper hein parce que <rire> si dans ma cuisine vous me livrez un pneu, je vais être un peu bah, déçu ouais. pour laver euh, pour laver mes chemises. Bah, écoutez, moi personnellement je m'occupe pas moi après vous savez je prends la remorque, je prends une autre remorque et après je rentre. Moi, vous voyez, c'est vraiment très simple mon travail. Ah oui, d'accord. Vous êtes vous allez pas livrer jusqu'au dernier ah, kilomètre. Non non non. Dit. Je, ramène, euh, je prends dans un dépôt, je ramène à un autre dépôt, et après il se débrouille, et ça part en petit camion à droite à gauche, et puis voilà. Quoi. Voilà. voilà, comme ça, bon, c'est clair. tracteur, c'est quoi euh, <rire> Mon tracteur, c'est un Iveco. On est un, un Christian. On a <rire> fan de, de camion. C'est voilà. magique. Eh, Alors, est-ce que c'est est une quoi, cabine quoi, moyenne C'est quoi C'est une cabine grande cabine non, là, euh, grosse cabine. grosse avec, cabine. Euh, euh, deux couchettes. Euh... Est-ce que vous pouvez dormir Alors, un Premium, premium, premium. premium Non, euh, non, je sais pas, je rentre pas <rire> D'accord. Bon, alors, Serge, avec qui est-ce que vous avez envie de jouer du coup pour ce quiz Est-ce que vous avez envie de jouer avec moi ou avec François C'est vous qui choisissez. Bah, qui sait quand manger la brioche qui Pardon qu manger brioche <rire> Qui manger de Alors là, clairement, c'est François parce qu'il a commencé plutôt que moi. Voilà, ça va François, je vais jouer alors. Bien, bon, ah, ah, bah, François, bah, voilà, Et ben, Kevin, comme vous, quoi, manger la brioche, ça sert à quelque chose. Hein <rire> voilà, exactement. Eh ben, Kevin, vous serez avec moi alors. Et ben, c'est parfait. Kevin, juste une chose, tant pis pour vous. <rire> enfin, voilà, je, de la parenthèse. je fais monter la pression. <rire> c'est bon, ça va le faire. Vous Keep the, the pressure. Serge, on va être les meilleurs, on va les exploser. Vous avez le... les règles, il on va y avoir, avoir du Barthélemy Bolo dans, partout dans le studio. Là, comme ça. <rire> ouais, euh, vous dites top si vous avez les réponses, à Kevin ou Serge, et comme ça on arrête tout de suite et vous nous donnez top. d'accord okay. Alors attention, ce ne sont que des films français. Hein oui, vous avez entendu ou pas tout à l'heure la première oui. partie du, euh, du quiz, ouais, Kevin-Serge ouais, ouais, ouais, Bon, voilà. Donc c'est des extraits de films cultes français. Donc c'est assez facile a priori. Voilà, il suffit juste d'être attentif et puis euh, bah bonne chance alors. alors va voir, on va voir, Vous êtes concentré, on y va. Premier extrait. Allez, c'est parti, c'est parti. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ouais ouais euh, Vous pensez top, top, que le consul est y un top auditeur. Avant. Il y a un top auditeur. Alors c'était qui qui a fait le top C'est Serge. Ouais, ah. c'est euh, le ouais. film avec Coluche Oui, mais, mais c'est quoi j'ai reconnu Coluche mais j'ai pas le titre. Ouais. Moi un... non, attendez, attendez, ah. attendez, attendez, chute, s'il vous plaît. Oui. C'est Serge oui. qui a fait top. Il fait partie de mon équipe. Donc j'ai le droit de dire le nom du film. Vous avez dit top tous les deux de toute manière. Donc moi euh... j'ai dit Coluche. Bah, après, mais il a donné attendez. sa réponse. Elle n'est pas bonne sa réponse. Allez. Il a dit titre, ah, film avec ah, Coluche. Ah, allez, moi, je... ah bah, Ça y est, il y a Barthélémy qui commence à nous chercher des mots. je ne commence pas à m'égoter. Il a dit top, il a donné sa réponse, ah, ah. il n'a ouais, pas mais, la réponse. Attendez, il fait partie de mon et non, équipe et il a, a j'ai le titre du film. Je pense qu'il faut demander. Arbitre Thomas. Non, je demande un arbitre. Moi je pense qu'effectivement, on doit demander la réponse à Kevin ou à Barthélémy. Merci beaucoup. Kevin, vous aviez la réponse. pas juste. Merci beaucoup, donc c'est 10 ans moins le quart avant Jésus-Christ. Non, c'est pas 10 ans moins le quart. Non, c'est pas ça, non. C'est un tout petit peu avant. Vous faites moins de malin, Thomas Camacho. Alors c'est à vous, François, vous avez le titre. Oui, allez-y François. Non mais là, c'est 2h moins le quart, là, hein, bon, Jésus deux heures ah, moins le Jésus. Vous, voilà. vous êtes planté de 4h, voilà. c'est le décalage horaire, c'est pour ça. En ouais, lag. Ouais. <rire> bon Serge, Serge c'est vous, vous qui voyez, voyez qu'il y a une justice, ouais. Serge. Bon, allez, bon, 1 -0. Serge, juste une chose avant de dire top, il faut pas dire le film avec l'acteur dedans. Il faut dire le titre du film. Bah, on continue, bon, continue bon, comme ça Serge, vas-y, vas-y. Ah. <rire> <rire> Nouvel extrait, attention, c'est très facile, c'est parti. Il va continuer à faire ça longtemps lui Jour. Nuit. Stop, joue. Y ah, ah, Kevin, Kevin, Kevin. allez-y, allez-y, Allez -y, Kevin. Les visiteurs. Bien joué. Bien joué, Kevin. Bien joué, Kevin. Bon, eh oui. bah, écoutez, un partout pour le moment, hein, ça s'annonce bien pour ah, la écoutez, suite. Alors là, il y a un suspense qui est, qui est, qui est effrayant. Un extrait de film un peu plus récent. Soyez bien attentifs encore une fois. C'est parti. Vous repartez en mission. Et qui en Chine, où un certain monsieur Li a pris en otage 50 de nos ressortissants et ne veut négocier qu'avec vous J'accepte à une seule condition. Acceptez d'avance. Laquelle Je choisis moi-même mon nom de couverture. Voilà. Pour rencontrer monsieur Lee, il faut mieux une bonne couverture. Voilà. Voilà. Alors là, je n'ai pas du tout fou. Euh, je, ah dirais, euh, euh, je dirais OSS 117. Ouais, aussi, est là, voilà, bravo. Ouais, allez, voilà. Kevin. Allez Kevin c'est pour nous Il est très fort est le boulot bon, C'est dingue parce que je pensais exactement à la même chose, mais j'étais vraiment pas sûr. J'aurais le... dû, dû, dû, dû le dire avant. J'ai pas reconnu Pierre Belmar au début. C'était Pierre Belmar. Jean du Jardin, je l'ai pas reconnu. Exactement. Allez, ah, ça nous fait deux ouais, pour nous. Kevin, voilà. On lâche Attends. rien. Serge, Serge, Michel, lâche rien, Kevin. Non, mais... Serge, il faut. C'était quoi J'ai pas entendu le titre. De... C'était quoi C'était OSS 117, le Carni d'espion, le premier carni d'espion. Voilà. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, ça me dit rien. Ça m'a rien dit. Autre c'est c'était les bons films, sympa, un humour, un peu grinçant. second degré. Coup, ouais mais c'est à l'ancienne la avec Jean Dujardin Enfin il a, repris, euh, il a repris la série et tout Ou le, la BD je crois C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Alors on part sur un autre extrait Alors attention c'est un film un tout petit peu compliqué et... Qui a été rendu célèbre par la culture internet Si on gagne, si on marque ce point Kevin on a gagné hein. La Par <rire> la culture internet Par la culture internet Quand ouais, euh, ouais, ouais, ouais. vraiment... D'accord, d'accord, d'accord Attention, c'est parti Tu peux rester, pas de problème Je suis même content que tu sois venu chez nous J'aimerais bien que tu restes on va manger des chips T'entends Des chips oh C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips Qu'est-ce que c'est que ce ah, te Thomas qui est, qui est, est mort de, de rire, sachez-le, dans le studio. Pourquoi tu dis rien Tu fais la tronche ou quoi Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges Rien, en fait. Parce bon. que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde Un fasciste de merde Non, déjà. Alors là, je non. sais pas. Là, je sèche je, je, je, là... je sais pas Kevin vous Kevin ou Serge mais alors là euh, non, non, non pas rien. Du du si je vous dis ah. le grand détournement. Ah si bien sûr, ah, la classe, ouais. Américaine, oh. ah ouais, la oh. classe ah, américaine. Ouais, la ou je sais pas quoi. Non non c'est non non c'est un, mais... un si je me rappelle bien mais Thomas Thomas Thomas, Thomas, Thomas validé mais si je me rappelle bien c'est un film qui est basé on prend des images d'une série américaine de de séries très très connues avec des actes j'en sais rien j'ai pas d'idée j'en sais rien, starky Hutch par exemple Exactement. etc et on leur fait dire d'autres choses ah oui. en, en en français ce qui s'appelle donc un détournement le grand détournement et, et ça donne drôle. quelque chose de très drôle mais alors là il a oh, oui, oui, Mais c'est vrai que c'est compliqué là comme ça ouais, euh... c'était Michel Aznawisus ouais. donc qui a, qui a réalisé OSS 117 c'était un de ses premiers films euh... Parce que Michel Zanebissus, je ne sais pas si vous le oh. saviez, c'est qu'il était auteur pour les nuls. Ah oui, D'accord. Eh on est fort oui. heureux là. là on pas très bon. Toujours deux pour Barthélemy et Kevin et nous on a un. Allez on y va, on continue. Oh, alors là on part sur un film, on traverse l'Atlantique là cette fois-ci messieurs. Et avec euh, on arrête ces Tu sais comme moi pourquoi j'ai été transféré. Ou on me croit suicidaire et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. Ou on croit que je fais le dingue pour avoir la pension d'invalidité et je suis baisé parce que personne ne veut bosser avec moi. De toute façon, je suis baisé. Tu sais quoi Quoi Top, quoi Kevin. Je ah, top Kevin Top Kevin Top Kevin Kevin, on vous écoute Bien joué Bravo. Ça y est Moi je fais une petite musique de victoire Si c'est possible parce que j'ai gagné avec Kevin Non mais là franchement Vous nous avez franchement respect Vous avez bien joué Bravo à vous Kevin en tout cas Voilà, ouais, merci bravo. bien merci bien j'ai été aidé il va vous aussi <rire> bravo, messieurs. Bon, euh, bravo messieurs alors euh, pour Kevin cadeau Serge merci bah écoutez c'était sympa d'avoir ouais, c'était sympa l'antenne avec vous à très Kevin, bientôt super. et puis euh, je dis à tout le monde que quand si vous êtes fatigué sur la route N'hésitez pas à vous arrêter pour vous reposer si Oui, vous Et ça, ça c'est un, un à... conseil voilà. important. Voilà. On ne le jamais assez. Pourquoi, eh? Bon courage les gars. Ça, ça, barre, ça, hein? Ça, eh, ça, ça va pour l'instant. Ça va, Alors, merci le euh, coup. Merci. Merci les gars. Salut Serge, veux... merci infiniment. Merci, merci Serge. Alors Kevin, vous avez. Je vais ouvrir mon armoire à cadeau. Est-ce qu'on oui. peut avoir l'armoire à cadeau Est-ce que je peux l'ouvrir cette armoire à cadeau Le palais oui. de Bolo. C'est une très, très grosse armoire, hein, enfin, comme est vous vrai. pouvez l'entendre. C'est ah, impressionnante. Et écoutez, Kevin, je vais vous envoyer une enceinte Bluetooth JBL, très simplement. Oh là là, Kevin, la classe ça. à Las Vegas. La classe, la classe, la classe merveilleux, Dallas. merveilleux, <rire> que demande le peuple. Et et ben, voilà, Exactement. Kevin. Je vous remercie beaucoup. Restez, à Restez bien euh, avec nous, le temps qu'on puisse prendre votre adresse et vous envoyer ouais, tout Alors Par contre, il va falloir que ce soit rapide, parce que là, je vais partir en intervention. Donc euh, voilà. Bah, on vous... ah ah bah, euh, pas ce soir, ouais. ça ne va pas arriver ce non, soir, Kevin. Ce soir, un coursier On va prendre vos coordonnées, on vous l'envoie. A très vite, Kevin. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup et puis bon courage les gars Merci François, Thomas François j'ai une petite question oui. qu y pour toi oui. J'aimerais savoir oui. depuis tout ce temps oui. Le depuis Grand tout Rush ce temps. Depuis ce, tout, ce, tout ce temps que tu fais le Grand Rush oui. Combien de temps mets-tu à t'en remettre L'année dernière, tu as fait 24 heures, là, tu vas faire 30 heures. Par exemple, l'année dernière, tu as mis combien de temps, combien de jours, je ne sais pas, pour te remettre de tout ce temps d'antenne Non, mais notes. en fait, alors je vais te dire exactement, l'effet le, le, que ça fait le grand rush, on en avait parlé avec Christian Aka parce qu'on s'était envoyé des petits SMS après, ça fait comme si tu revenais d'un vol transatlantique avec le jet lag. ouais l'âme de fond, quoi. Voilà, <rire> non, mais en fait, t'es jet, jet lagué, mais tu te, tu te remets plus vite. Moi, il m'a fallu une bonne nuit de 12 heures, ouais. et après, j'étais nickel. D'accord, voilà. ok. C'était ma question, ça me trottait dans la tête. Ouais, puis mais c'est ça. En fait, en, en fait, on a on a l'impression d'être un peu faim, le lendemain. On, on a, ouais, on a ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et euh, mais mais ça va, c'est jouable. Et puis après, enfin, moi j'ai la chance de partir en vacances, donc en mmh. fait on n'a pas de soucis, on peut se reposer et, et ça va et ça va très bien. Quoi, il n'y a, y a pas de problème. Euh, Thomas, merci. Thomas, tu restes dans les parages. Oui, de oui toute façon. Je suis et on, avis, on retrouve maintenant Anaïs qui est avec nous. Oh, Anaïs Anaïs euh, de ah, <rire> Il est 4h moins le quart, Anaïs. les amis. Non, Elle c est en arrivée. C'est comment Bordeaux, comment, Bordeaux ici, <rire> ici, les Moulinots en day 14h. <rire> <rire> je pense que j'ai battu le record. Et en Twingo, en plus. Et en Twingo. Non, en Non, En oh, oh, pardon. <rire> 14 heures, non mais sérieusement Anaïs, mais tu dois être mais, éreinté d'avoir fait toutes ces heures de route. Et alors, il y avait du gasoil, il y avait y tout ce qu'il fallait. Temps, en fait. Comment ça <rire> se fait <rire> T'as fait, fait trop de pauses ou t'as pas bah, fait J'ai fait trop de pauses et surtout j'ai eu trop de bouchons, je pense. Bon. Ah oui. Bon, Anaïs, ça y est, <rire> oui. le plus dur est fait. Oui, oui, complètement. La mer n'est pas loin Oui, je suis sous les palmiers d'hôtel, là, tout va bien. Ah, et ben voilà, les vrais palmiers. <rire> pas comme ceux de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne en dalle à 3h48 C'est tout calme. J'ai même je chuchote parce que j'ai peur de réveiller les gens en fait. <rire> <rire> Mais tu es où tu es encore dans la voiture là ou t'es à l'hôtel non, je suis sortie de la voiture, je suis juste dans le à l'accueil de l'hôtel quoi, dans dehors quoi. Donc euh, j'ose pas parler trop fort. Mais l'hôtel est ouvert au moins Euh, non, mais en fait, euh, je dans le parking de l'hôtel. Non, non, on a trouvé une astuce avec la nana qui tient l'hôtel. Elle m'a laissé un code. J'ai réussi à faire ah, sortir les clés. C'est le pas le code. <rire> bon, C'est pas possible. L'hôtel <rire> pour tout le monde. C'est super. Bon, eh bien voilà, Anaïs. Bravo. Je crois ouais. qu'on peut applaudir Anaïs. Moi, parce je pense que que franchement... Bravo, Anaïs. Bravo 4 aux heures de route. C'est de l'abnégation. Elle a commencé avec nous le Grand Rush à 14h. Elle était avec nous au tout début du Grand rush, euh, une demi-heure après elle avait sa voiture, elle partait pour Honda et elle vient d'arriver. Une salade mmh. une salade, mmh. quelques bonbons ouais. du jus d'orange Vous êtes régler. demain là à 14h paraît il Ouais, en plus même plus tôt que ça parce qu'on est des machines à RMC donc je fais un sujet pour les infos le matin oh <rire> l'après-midi, je suis à vous <rire> <rire> oh, bah, Moi je te souhaite vraiment mon <rire> <Le> courage <rire> pour, pour connaître un êtes, petit peu ces longues longue journée. Heureux. Bon Anaïs, euh, tu vas com dormir combien là Bah, je vais essayer de dormir jusqu'à 11h, au moins. Au oui, bon, très bien, dire, bien, bien. bien. Si tu vends très oui, vaguement oui, on va. peut t'appeler pour savoir <rire> comment ça roule. Ouais, non, c'est un verdi, ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit à l'hôtel demain matin. Euh... C'est quoi ouais, le code J'ai peur, <rire> peur que la femme de ménage vienne me réveiller en me disant Mais il faut, il faut partir là. Tu mets un écrito sur la porte. Il revient du Grand Roche. Laissez-la dormir, s'il vous plaît. On les appelle, on les appelle si tu veux pour que pour pas que tu, qu te dérange. Allez, on va te laisser, on va te laisser te reposer un petit peu. Bravo Anaïs. Ça marche. Merci. Et ben demain. bah demain, je vous Anaïs. Dis euh, bon courage et, euh, et voilà. Bon, se ça va. Si on tient, on tient le coup. Bon, ce studio, ressemble de plus en plus à une espèce de flunch en fin de jour en fin de service. Si tu veux, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Voilà, il y a des trucs qui traînent partout. Ouais. Voilà, y qui traînent partout. Euh, bon, on ne sait pas trop s'il y a des machins qui sont encore mangeables. Mais mm. ben voilà, c'est un, un flunch en fin de service. En fait, c'est exactement ça. <rire> Bonne nuit, Anaïs. Merci beaucoup. Bravo pour votre sourire. À bientôt. À tout à l'heure. En écart. Combien de temps faut-il pour récupérer après le périple d'Anaïs Combien d'heures Il faut 8 heures. 8 heures de sommeil oh Oui, oh oui, oh oui. Oh oui. Oh. Et oh c'est oui. reparti. On va dire qu'en 5 heures, elle peut se réparer pour retravailler. Mais oui. si elle veut se réparer exhaustivement, oui. c'est 8 heures. Donc, il est 4 heures plus 8, ça fait midi. C'est raté puisqu'elle se lève à 11 heures. Elle se lève à 11, voilà. 11 voilà. heures. Encore déjà... faut-il qu'elle faut s'endorme tout de suite. Parce que souvent, ouais, après ouais. tout ça, on est stressé. On n'arrive pas à s'endormir ouais. tout de suite. Hein. Le problème, c'est chez les femmes, les problèmes endocriniens qui suivent. Oula, ça, c'est <rire> pas la pauvre. Qu'est-ce qu'elle? <rire> Je suis... Alors, Christian, et nous, 30 heures, il va nous falloir combien d'heures de sommeil pour nous en remettre 272. <rire> voilà, c'est ça. En fait, nous, il nous faudra deux nuits. Deux nuits, oui. c'est vrai. On, ça. on sera bien que mardi matin. C'est vrai oui, oui, oui, absolument, pour ces 30 heures-là. J'ai vu au niveau du rythme, oui. Tiens. Absolument. Eh oui parce qu'il a tout un, un agenda du rythme, Christian a L'agenda du rythme. L'agenda du rythme. Alors, Christian Ce serait bien, en revanche, oui. ça serait de s'endormir demain soir à 21h, et se lever à 6-7 heures du matin, le lendemain, donc c'est-à-dire... Euh... Vous savez quoi C'est ce qui va m'arriver, puisque dimanche matin, je suis à l'antenne. Ah ben voilà. Voilà. Donc je vais je, je C'est parfait. C'est parfait. parfait. Oui, puisque j'aurai Laetitia Barlerin, les animaux, et euh, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Donc euh, voilà, et puis après, euh, là, on pourra se reposer véritablement. Euh, nous avons maintenant Damien au téléphone. Damien que nous suivons, puisque rappelons-le, Damien part ah. en Russie. Il est à Cologne. Euh, alors bonjour. Euh... Bonjour. bonjour, Damien, euh... bonjour. bonjour. Bonjour Christian, Bonjour. Alors, je ne suis pas encore arrivé à, à, à Cologne, je suis pas à Cologne, euh, je suis euh, à la frontière euh, belge et allemande, euh, euh, sur une aire d'autoroute. Vous avez passé Hachen <rire> euh, bah non, justement, on n'est pas encore arrivé en Allemagne. Donc, ah, on, est, euh, on est juste avant Aron. Ah, yes. euh, la cathédrale <rire> d'Aron est à visiter. ouais tout à fait. À 6h du pas, matin, c'est sublime. Je ne suis pas sûr <rire> la visiteront ce matin, là. C'est ça. Là, on va, on va dormir, là, en fait. Euh, on va faire une pause dodo, parce que tout le monde est bien fatigué. Euh, du coup, on va, on va s'endormir. Comme ça, on arrivera demain matin, tranquillement, vers 7h euh, vers du matin, 8h euh, à Cologne, euh, pour visiter... Euh, Vous ne voulez pas regarder la cathédrale d'Aron <rire> Où est mort Charlemagne Alors, moi, je, moi je l'ai déjà visité. Euh, mes, mes passagers ne l'ont pas encore visité, mais. Euh, c c extraordinaire, vraiment, extraordinaire On ira sûrement au retour, en fait. Euh, Très sûr, bien, ça, vous, on fait, à moi, vous penserez à moi. <rire> S'il y, y vous plaît, Damien, pensez à Christian <rire> quand vous rentrerez dans cette foutue cathédrale. <rire> <rire> parce que là, j'ai l'impression qu'il va pas vous lâcher tant que vous ne l'avez pas visité. Voilà, je vous le dis, hein, moi, je le connais. Hein, je sais comment ça va se passer. Alors, je vous pouvez lui dire, oui, oui, on va y aller, Christian. Ouais, on va y aller, bien sûr. On tout de suite avant de se coucher, d'ailleurs. Mais il faut, y aller, il faut y aller, au moins du marché de Noël, parce que le marché de Noël d'Aran est magnifique. Ah, ben, vous connaissez. Ah, oui, oui. Oui, est allé à la cathédrale. Ouais. <rire> <rire> bon, le problème, c'est que le marché de Noël, c'est pas demain. Hein. Euh, là, ça, c'est certain. C'est raté pour la période. <rire> c'est ouais. pas la bonne période. Mais vous, vous dites que vous allez dormir. Vous allez dormir où euh, dans, dans, sur... la dans, dans la voiture. Dans la voiture Ah, oui, la facile. Combien dans la euh, voiture assiste dans la voiture. <rire> ouais. Et c'est une mini, Austin. Donc ouais. en, en fait, il s'empile. C'est C'est <rire> ça. Le problème, c'est qu'à force de s'empiler, au bout d'un moment, celui qui est dessous, euh, bah, voilà, c'est plus compliqué. C'est ça. Non, mais là, on fait un matelas avec les, avec les valises en fait. Euh, et euh, du coup, on, on met euh, plusieurs couches et, euh, et du coup, ça permet de se longer en long et il euh, y a deux personnes qui peuvent dormir dans le coffre. Déjà, c'est déjà pas mal. Ah Il y oui, y a... deux personnes dans le coffre, mais vous avez quoi comme voiture? C'est un camion? C'est 4 Picasso, c'est 4 Picasso. Ah ouais, c'est ouais, peu... Picasso, bon coffre. C'est dingue, ça. Il faudra... Je pense qu'il faudra en parler à Citroën parce que je pense qu'ils n'ont pas pensé à l'aménagement que vous êtes en train de faire de, de, de leur véhicule. Ah, là, c'est ma... ma femme, elle fait du Tetris et puis derrière, elle eh bien, voilà, crème bah, voilà. pour les enfants. Là, c'est du Tetris pour le sommeil, en fait. C'est ça. C'est pas mal. Un, un matelas confortable <rire> pour les filles. Est-ce que votre épouse fait du Pokémon Go? Non, non, Christian n'a non, non, toujours non. pas réussi, sachez-le, ça fait trois heures qu'il y est, euh, pff, <rire> ça marche pas du tout pour les le Pokémon Go, Mais euh, pour, pour le coup, dormir assise dans une voiture, euh, c'est quand même assez particulier parce qu'on euh, ne dort jamais très très bien, donc euh, le lendemain on ne se repose pas vraiment. C'est sûr. Donc pour reprendre la route après, c'est quand même pas facile. Oui, et puis surtout, de... il faut, faut déboîter les gens. C'est ça, voilà, assise dans c'est à qui ton pied C'est à moi voilà, T'as ça, ça, pas fait. vu ma main par Alors, pour être très sérieux, ce plan médical, et là je vais redevenir sérieux pour la première fois depuis 14 heures, et bien, c'est que, il faut comme vous <rire> dormez dans la voiture, il vous faut des protèges cervicales. Car le risque, c'est véritablement la cervicalgie majeure quand on dort très très mal comme ça. Et oui, bien sûr. Donc là, il faut Donc être il faut, très, il faut très très bien positionné la, la, la colonne cervicale. -ce que vous ah, avez oui. un collier de cerise ah, avec vous Alors, Alors on a, on, on a des, euh, des trucs de, pour mettre sur les coups, hein, pour, pour dormir. Parfait. Est-ce que C'est votre femme prévu. aussi qui a pensé, ou c'est vous, là, pour le coup Euh, c'est ma femme aussi. Encore! Hein. <rire> elle pense à ah, oui, tout. Oui. Elle pense à tout. Elle est, elle est Extraordinaire, très prévoyante. extraordinaire. Mais du coup, par contre, demain soir, on dort dans un hôtel euh, à la frontière polonaise euh, et allemande. La ville, euh, c'est quoi? Fait... Bah, on, on va essayer d'aller jusqu'à Poznan. Euh, oui, oui. Donc, euh, et on dormirait en fait. Euh, et la rue à Poznan, c'est quoi? Ah, je sais pas, j'ai la... pas. Euh... <rire> j'ai une carte d'Europe dans la tête. En, en fait, on n'a pas, pas réservé, on réserve pas, puisqu'en fonction de là où on arrive. bien sûr. Euh, oui, dis, oui, il, y a, il y a toujours oui. des motels sur les routes en Pologne euh, Pour les camions pour ah, euh, oui, oui, donc, oui, oui, donc, oui. donc du coup on, on s'arrête dans un motel Généralement selon oui. de la route bon. C'est ce bien c'est des motels 3 étoiles 3 étoiles généralement avec Spa Et, euh, et du ah. coup il y en a pour 40-45 euros la nuit C'est pas, pas très cher Et ah, euh, ça permet de se relaxer et vous, alors, Deux questions, la première c'est si vous avez prévu d'arriver quand en Russie euh, On a prévu d'arriver à Moscou Dans deux jours Dans Euh, ouais c'est ça, dans deux jours à Moscou, on reste trois jours à Moscou, puis après on redescend, on en a pour une journée, pour aller jusqu'à Astrakhan, euh, puis on reste à Astrakhan une journée et après on.. On va à Ganushkino, Kazakhstan. Donc, on en a pour euh... ah, un sacré voyage. Ouais. Que Ça la, la place rouge, vous la connaissez, la place rouge Oui, bien sûr. <rire> oui, la cathédrale. <rire> Alors, la place rouge, c'est grand comment la place rouge C'est grand comment C'est immense. Hein. Enfin, ouais. on, on se rend pas compte, euh, mais quand on quand on y est, euh, il faut faire. Euh... Ouais, faut bien marcher une bonne après-midi, pour faire le tour de la place rouge. Ah oui, ah c'est bon immense. C'est ah oui, très immense. Très, très ben oui, parce qu'il y avait des défilés de, de, de, de tanks et tous ces trucs-là. Donc, il fallait. Mais tout est immense, en fait, à Moscou. Ah, mais euh, Même pas que à Moscou, enfin en Russie, euh, ouais. partout En fait ce qu'il faut savoir c'est que La route que l'on emprunte euh, Historiquement c'est la route que les Allemands ont emprunté Quand ils ont voulu attaquer la Russie pendant oui, la oui. seconde guerre mondiale ça. Et donc du coup on traverse des villes historiques comme Brest Comme Volgograd Où il y a plein de monuments, de grandes places Où euh, les habitants ont résisté euh, à l'envahisseur allemand ouais. et, et du coup c'est très fort euh, C'est très chargé d'histoire euh, Cette route, et il y a vraiment plein plein de choses à visiter C'est pour bon. ça qu'on met aussi autant de temps Euh, pour vraiment euh, euh, apprendre l'histoire, s'imprégner euh, euh, mmh. de ce qui s'est passé et euh, c'est vraiment euh, fort en émotion euh, cette route et c'est très intéressant notamment à Volgograd il y a une grande statue d'une femme qui est le symbole de la résistance puisque à Volgograd c'est là où sont tombés les Allemands euh, en plein hiver et à Brest euh, donc Brest qui est la ville la plus à l'ouest de la Biélorussie mmh. euh, il y a une grande euh, Une grande ville fortifiée à l'intérieur même de la ville, en fait, où tous les habitants de Brest se sont réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale et ont résisté, en fait, ont tenu un siège euh, pendant plusieurs euh, plusieurs mois. Et donc, il y a, y, a, y a plein de, de séquelles de, du passage des Allemands et c'est très, très C'est un, un vrai, vrai cours d'histoire. Ce sont des qu choses avec... qu'on nous a pas expliqué correctement. C'est un vrai cours d'histoire Et Saint-Pétersbourg, avec... vous l'avez minutieusement évité Ah bah, du coup, en fait, c'est ouais, un gros détour, Saint-Pétersbourg. On aimerait bien le faire une fois, mais euh, ça fait faire un gros, gros détour. D'accord. On mmh. pense également aussi, une fois, à passer par euh, par le sud, c'est-à-dire... Pour aller là où on va, on peut passer également mmh. par l'Italie, euh, par Venise, euh, par, passer par la Croatie, Zagreb, Istanbul. Donc on va dire que là, en ce moment, on évite un peu cette route de passer par la Turquie. Euh... Ouais, C'est un peu compliqué là. actuellement. Voilà. Euh, J'avais voilà. juste une petite dernière question Damien, mais un peu un peu oui. trivial. Mais du coup, euh, vous êtes assise dans la bagnole, vous dormez assise. euh Vous avez à faire attention au régime alimentaire euh, par rapport au. Bah, voilà, très simplement au... à la digestion. Qu -ce euh, qu y a... Non, qu'est-ce qu'il y arrive On a perdu <rire> Barthélemy Bolo, mes amis. <rire> J'ai pas, pas compris la question Vous avez compris bah, question c pour, c pour la question Je... C'est pour Je... pas gazer la voiture. C'est pour pas ah, gazer la voiture. d'accord, très très bien compris. J'ai compris. Donc, là on a passé attention. C'est une super question, Barthélemy, celle-là. <rire> celle Je pense que c'est la question du grand rush. On est d'accord On va ah, mettre en bêtises ici. Ah vrai. oui, celle-là, elle est bien. Elle est bien. Ben, ça permet de s'endormir plus rapidement en même temps <rire> c'est possible. possible non mais c'est quelque chose, c'est la, la promiscuité comme ça euh, oui, quand oui. on est beaucoup pendant très longtemps dans une voiture enfin euh, il faut y penser Sachez oui, que sais, il faut y, si y être un y sur la C4, on peut ouvrir les fenêtres peut... ah il ah, y a des y oui, oui, y fenêtres